Au cours de la deuxième moitié de l'émission, on va entendre entre autres des formations des artistes comme Black Sabbath, Van Halen, Megadeth, Alice Cooper, Iron Maiden, Mud, Les Beatles, Pink Floyd, Manfred Mann, Aerosmith, The Cult et Epica. Je vais vous présenter aussi、euh, trois nouveautés soit les nouveaux albums de Hell Songs, Anathema et Goat h o r e À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de rock psychédélique anglais très obscur de la fin des années 60, le Quatuor Tomorrow, qui ont fait paraître un seul et unique album en 1968. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album véné de classique paru il y a exactement 40 ans demain, puisqu'il est sorti le 25 février 1972, un disque de folk rock acoustique, Pink Moon de Nick Drake.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 89FM! Steely Dan avec、euh, un de leurs classiques Bodhisattva qu'on retrouve sur leur、euh, deuxième album Countdown to Ecstasy, paru en 1973. C'était l'anniversaire d'un des membres de ce duo cette semaine.、Et、effectivement, en fait, c'était l'anniversaire de naissance de Walter Baker, membre de Steely Dan. Donc, il célébrait ses 62 ans cette semaine. Il est né、euh, le 20 février 1950.、Mm -hmm. C'était、euh, le, le bassiste.、Euh, il joue de l a i t a u r aussi.、Euh, c'était peut-être le plus.、Euh, Ce n'est Pas le plus、euh, important dans le groupe, je dirais, c'est plate de dire ça, parce que c'est <rire> un duo,、là. parce que je pense que Donald Fagan、euh, prend plus de place. Premièrement, c'est lui, chanteur,、oh, ouais. euh, euh, c'est un, un compositeur principal, mais Walter Baker était plus remarquable, je te dirais, au niveau physique,、euh, parce qu'il、euh, avait de très longs cheveux avec un, une espèce de, de, de, de look, je dirais, intellectuel, mais déjanté. Il、euh, n'y a plus l'air de ça du tout. Il <rire> y a l'air de, de vieux monsieur, dans, Walter Baker. L'âge de la r a t t r a p e Oui, tout à fait. Vous avez reconnu sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de ses f o i s avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir de me retrouver en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. Oui, c'est le temps de faire un retour comme ça sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la semaine du 25 au 26 février, dans le temps. Eh bien, nous débutons, en fait, nous continuons cette journée du 20 février avec、euh, d'autres naissances. En fait, en 1954, nous avons également la naissance de John Brent, qui a, lui, été bassiste de Cheap Trick. c é l é b r e ses 58 ans,、euh, célébrait plutôt ses 58、ouais. ans ce lundi. Il n'a pas été là longtemps. Il était là de 81 à 87. Euh, et. Euh, Moi, je l'ai vu en spectacle et, et、euh, je pense que je t'ai déjà raconté celui-là.、Euh, c'était en 1980. Et、euh, il n'avait pas annoncé Cheap Trick,、euh, Tom Peterson, le, le bassiste emblématique du groupe, ouais, avait ouais, quitté. Il et là,、ouais. et euh, il avait été remplacé par、euh, ce type-là, John Brand. Euh, et euh, il ne l'avait pas annoncé sur scène. <rire> mais il ressemblait tellement physiquement qu'on avait l'impression que c'était Tom Peterson, mais il, il est donc bien plate à c o m n t o m Peterson. Je, je, je, je trouvais ça assez spécial、euh, de la part de Cheap Trick.、Euh. Ça avait passé un peu inaperçu. Oui, oui. <rire> mais c'est discutable. Oui,、oh, oui, effectivement. <rire> Nous avons également une autre naissance, celle-ci, quand même, on pourrait souligner l'importance. En fait, celle de Kurt Cobain, qui est né le 20 février 1967,、oui. donc, il célébrerait ses 40, euh, en fait, ses 45, non pas, 45 ans. Ouais. Ouais, ouais, ouais,、oui. c'est logique, o、oui. u i l est, pardon, malheureusement, décédé en 1994,、mm -hmm. à l'âge de 27 ans.、Euh, Ça aurait été intéressant de voir ce que Kurt Cobain serait devenu à 45 ans. J'ai de l'absurde à q u o i qu'il aurait pu vivre jusque-là.、Ouais. Ça aurait été quand même assez compliqué.、Ouais. et lorsqu regarde lorsqu'on C'est bizarre parce que lorsqu'on regarde que, ce que Nirvana est devenu, en,、ouais. fait, est que, en fait le bassiste Chris n o v e r s e l i c lui, est devenu politicien chaud. Oui, il, il a mal vieilli. i、ouais. t r è s mal ouais, vieilli. o politicien chaud. Oui,、ouais, ouais, ouais, il, ouais. il a perdu toute sa belle chevelure、ouais, ouais, qu'il avait.、Euh, ouais, il fait de l'action politique. Et de l'autre côté, on a Dave Grohl qui est à la tête d'un des groupes les plus. Pop, rock、ouais. euh, de, de ces, ces dernières années. En fait, fait. Il fait de la pop, mais、euh, c'est un rocker aussi. Oui, là, oui, a, oui.、Ah, beaucoup, non, oui. Il est très, très rocker. Il、ouais. participe à plusieurs albums、mm -hmm. de plusieurs vieux rockers, des、oh、vieux、ouais. de la vieille.、Oh, euh, c'est un, un vrai fan de rock.、Oh, oui,、ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça ne paraît pas quand on l'écoute, mais、euh, <rire> c'est un fan de rock.、Oh, ouais. Et ça ça, ça, ça donnera i t un mélange intéressant,、mm. mais bon, bon, on ne saura jamais en fait, ce que k g r e Combine est devenu, malheureusement. Non. Nous avons également en 1976, cette fois-ci, bien, Kiss laisse sa marque au Chinese Theater de Los Angeles en imprimant、euh, les empreintes, bien sûr, du groupe, dans le trottoir devant le fameux cinéma, bien sûr,、ouais. qui comporte、euh, euh, de nombreuses empreintes. Est-ce qu'ils ont、euh, sûrement une étoile sur le. Euh, euh, oui,、Walk、oui, of fame. oui, oui, il y a、ouais. une étoile aussi、ouais. au、euh, Rock'n'Roll a、euh, d Walk of Fame, plutôt,、ouais. et、euh, Hollywood Walk of Fame, voilà.、Mm -hmm. Et probablement également que, je pense, que les membres individuels aussi doivent en avoir. Il y a Kiss, mais il y a aussi、mm -hmm. Gene Simmons, qui est la sienne, ça, j'avais vu. La post-année, e peut-être i Ace r i d l mais、euh, assurément pas René Hudson. <rire> ça, c'était en 76, donc c'était au sommet de la gloire de Kiss.、Là. Effectivement,、oui. c'était、mm -hmm. euh, la, la, la grande folie de Kiss. Oui, c e s t u n folie,、là. tout à fait. Nous avons également cette fois-ci en 1993,、eh、bien, près de 34 ans après la mort de Buddy Holly,、eh、bien, il est de retour au sommet des palmarès avec les ventes de la compilation Words of Love. Donc,、oui. euh, un engouement qu'il y a eu pour、uh, Buddy Holly, sûrement aidé également par le film qui a été réalisé sur sa vie. Mais ça, je crois que c'est dans les années 80. Oui, C'est plus dans les années 80, 80, oui. oui. Mais、euh, ça, ça a quand même lancé, si on veut, une genre、mm -hmm. de, de, de folie rétro. Un revival. Un revival、oui. de cette époque de Buddy Holly. Un autre artiste qui aurait été probablement intéressant à, à observer. ici.、Si Lui, oui.、Euh, ouais. oui. Il aurait probablement aidé le rock à s'avancer peut-être、mm -hmm. un peu plus.、Et、selon moi, il aurait même peut-être compétitionné avec les Beatles、ouais. pendant une certaine période. Ben, ben, bref, on ne saura jamais. Et on termine cette courte journée du 20 février en 2004, alors que Brian Wilson présente Smile dans son entièreté à Londres.、Oui. Donc, c'était son grand retour, si on veut, à l'avant-scène、mm -hmm. avec ce projet qui avait été abandonné au milieu des années 60. Brian Wilson qui、euh, revenait et qui、euh, donnait tout un concert,、euh, selon plusieurs, en fait,、oui. qui ont pu y assister, malheureusement. Je connaissais même pas Brian Wilson à l'époque. Donc,、ah、je n'aurais pas pu、ah. apprécier. Il était venu à Montréal de, dans le cadre de cette tournée-là aussi.、Euh, Il me semble que oui, oui, à la, à la place des arts. Oui,、ouais, ouais. à la place des arts.、Mm -hmm. Et、euh, c'était、ouais, vu vraiment comme le、ouais. grand retour d'un grand génie. Ça a quand même pris sept ans avant qu'ils、euh, sortent, par contre, l'album, l Oui, oui, oui. a l'album des Beach Boys, parce que l'album Sommet, lui, est sorti, quoi, en, en 2005. 2 0 0 ouais. 2006, o u i Ils ont fait, en fait, ce, ce concert à Londres, puis la petite tournée qui a suivi. Ouais, ils se、ouais. sont enfermés en studio pour enregistrer. L'intégrale par la suite.、Euh, et ça a pris quelques années encore pour、euh, faire paraître l'album original. Les Beach Boys d'ailleurs qui seront de passage le、oui. 20 janvier au Centre Belle. Les billets、euh, sont 5, mis、ça. en vente、euh, demain Oui, et en pré-vente aujourd'hui. Tu y les,、euh, tu non, non, non, non, malheureusement, j'ai、euh, dû、euh, abdiquer à cause de finances et tout. Et tout. Les billets sont chers Euh, c'est quand même très, très abordable comparativement à un concert à Paul McCartney, là, mais c'est la formule, e、euh, n en fait, c'est, à d i r e c'est la formule cabaret, euh, du Sandbell, donc,、euh, le Sandbell est comme coupé à la moitié,、mm -hmm. euh, les places sont quand même abordables, c'est 104 pour être au parterre, euh, 104 également pour être dans les rouges, là, c'est-à-dire, au、mm -hmm. premier étage, et par la suite, c'est 74 Les billets également pour les vrais fans des Beach Boys, les billets VIP,、euh, sont également très, très, très abordables, c'est 175 pour le plus gros package qu'on appelle, là, c'est-à-dire. Oui, assister、ah. aux répétitions, rencontrer les membres du groupe, avoir droit à des signatures d'autographe,、euh, plein de cadeaux en fait qui viennent avec ça,、ah. des chandelles de tournée. Ça aurait été quelque chose de très intéressant, mais、euh, malheureusement, ça sera pour une autre fois. Mais vu, comme j'ai vu Brian Wilson、ouais. l'an dernier,、ouais. je ne suis pas vraiment à ce point déçu. Parce、mm -hmm. que pour les avoir vus au Grammy, j'ai été un peu déçu en fait、euh, de voir ça. C'était. Surtout un show Mike Love et compagnie, si on veut. Mike Love, qui était chanteur、euh, principal des Beach、oui. Boys pendant les débuts du groupe. Et,、euh, et il n'est pas très showman. Non, non exactement. Il s'est un peu réapproprié aussi sa place de leader de la formation, alors que、euh, dans les années, au、euh, milieu des années 60, ce n'était carrément pas lui là, qui prenait les décisions. Donc,、mm. euh, non, je pense que je vais laisser tomber.、Mm. Enfin, on verra s'il y a d'autres、oui. billets qui se libèrent peut-être éventuellement, mais pas pour le moment.、Mm. Et,、euh, nous tombons, en fait, à la journée du 21 février. Oui. Et on débute avec, en 1922, la naissance de Murray de K. Kaufman, animateur de radio surnommé le cinquième Beatles aux États-Unis.、Oui. Il a beaucoup aidé, en fait, à faire connaître les Beatles、euh, dans, dans le pays. Il a été un des premiers à en jouer. Et d'ailleurs, également, il s'est tenu avec les Beatles carrément.、Oui. Il, est, il est couché dans la même chambre que George Harrison、mm -hmm. lorsque le groupe était à Miami. e、uh, a s s i s t é également à leur concert Wednesday Levin Show, a v i s i t é、uh, les Beatles en Angleterre plusieurs fois. Donc, il était dans l'entourage leur leur pendant、mm -hmm. leurs premières années. Il était très, très poéminent. Il aurait eu 90 ans, mais il est mort relativement jeune. Oui, il est mort en 1982.、Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il est mort un peu dans l'oubli aussi. Il est décédé d'un cancer. Il a été malade pendant plusieurs années dans les années 70. Et il s'est un peu retiré.、Euh, de... Il y a, a eu une émission de radio、euh, qui, qui était partout à travers le pays en 1900, dans les années 70, mais vers la fin de cette décennie-là, c e s t un peu retiré dans s e s quartiers. Il est un peu malheureux. Mais donc,、euh, ouais, il est décédé en 1982. Nous avons également en 1958 la toute première Flying V de Gibson qui sort de l'usine. Donc, cette、euh, très très belle guitare.、Oui. En fait,、euh, donc, est les Ricky Kravitz.、Mm. Euh, qui, euh, qui, qui a été d'ailleurs utilisée par les Kings.、Euh, oui. C'est Dave Davies qui, qui jouait de cet instrument、mm -hmm. et également、euh, plusieurs autres artistes.、Oh, Hendrix, bien, connais, uh, Hendrix uh, Metallica, uh, uh, Scorpions. Uh, Lenny Kravitz,、uh, aussi. oui. Oui. <rire> C'est sa guitare signature. Oui. <rire> Nous avons aussi, en 1970, l'album Bridge Over Troubled Water de Simon N. Garfinkel, qui entre au palmarès britannique à la, à la première position, dis-je, et l'album va l'occuper pour les 12 prochaines semaines. C'est-à-dire、oui. à quel point que cet album a marqué le public. C'est un très et, très bon album. Et marqué le groupe parce que c'était l'heure de régler.、Oui, effectivement, effectivement. C'est un album, en plus, où on, n en fait, on ne les sent pas sur l'album. Il y avait beaucoup de d i s s e n s i o n entre、oui. les deux. D'ailleurs, la pièce titre Bridge Over Troubled Water était une pièce détestée par e g a r Finkel. Et finalement, c'est devenu une des meilleures de la formation.、Mm -hmm. Donc, je pense qu'il est peu de f l a i r C'est quand même drôle que c'est lui qui, a, qui, a, qui la chante. Oui, oui, effectivement. Mais il ne voulait pas la chanter.、Euh, Paul Simon a, a passé très près de, en fait, de la garder pour un projet solo, mais、mm -hmm. il a réussi à convaincre Garfinkel、oui. de l'enregistrer. Je pense que c'était une bonne décision. Ça reste un bon album. C'est un beau cadeau, même si elle ne voulait pas. Effectivement. Ça reste un bon album, peut-être mis à part la reprise de Cecilia qu'on retrouve、ah. sur celle-ci, qui, qui, qui est là comme pour. Combler un trou, parce qu'en plus, c'est un arrêchement en concert, donc c'est un,、mm -hmm. un peu ordinaire.、Mm. Nous avons également, cette fois-ci, en 1970, toujours dans la même journée, et、eh、bien 15 semaines après sa sortie, le deuxième album homonyme de Led Zeppelin est sur le point d'atteindre les 2 millions de ventes. oui C'était des chiffres astronomiques à l'époque.、Ah, oui, vraiment. c e s t quelque chose d'inusité. Également en 1977,、eh、bien, un autre album、euh, oui, très, très t r qui <rire> est lancé.、Eh、bien, il s'agit de Fleetwood Mac qui lance Rumors, donc album extrêmement important dans l'histoire du rock. Il y a encore eu plusieurs copies.、Euh, ça reste un album à découvrir également si vous ne connaissez pas、euh, Fleetwood Mac. C'est sûr que c'est. La seconde mouture, si on veut, de la formation. C'est un peu moins、oh, rock. C'est plus ça a que la seconde. Ça devait être <rire> la, la douzième. <rire> on a eu、euh, quand même un ben, bon roulement. au sein de la f o r Mais t o n m a i c'est la formation classique. Oui, exactement. C'est celle que tout le monde connaît. Oui, c'est ça.、Et、donc, ça reste、euh, un album euh, vraiment euh, très, très important et、mm -hmm. intéressant à découvrir. Et c'est disponible à peu près partout en usager parce que tout le monde、oh, l'avait.、Ouais, ça、oh, ça oh, s'est、oui. vendu à 40 millions. Je pense qu'ils sont r e n d u peut-être à 50 millions. Avec les rééditions CD et tout, ça a dû quand même. o u c e s t les ventes parce qu'ils ont des records là, de. de Peut-être peut plus autour du 40. Je sens que cette année-là, juste cette année-là, ils en avaient vendu quelque chose comme 7 millions d'exemplaires.、Ah, ouais, ouais. Et ici, au Canada, je pense que c'était le premier album platine.、Euh, ah, ça ne m'étonnerait même、ouais. pas parce que ouais, ça a été extrêmement populaire. D'ailleurs, si vous allez dans n'importe quel magasin de disques usagés, vous trouvez 2, 3, 4 copies de Rumors <rire>、euh, facilement de différentes éditions également.、Ouais. En 1980, cette fois-ci, après une soirée bien arrosée, Bon Scott, le chanteur des CDC, s'endort dans la voiture d'un ami et pendant la nuit, il s'est étouffé avec son vomi et décède par a c asphyxie. Ouais, c i d e n e s t chic, s Oui, c'est très, très chic.、Ouais. En fait, il était en état d'ébriété. Il était trop saoul、ouais. pour sortir de la voiture et aller se coucher. Et c'est、euh, d'ailleurs son ami qui l'avait ramené qui、ouais. a décidé de le laisser coucher là. Très mauvaise idée, puis il n'y avait pas de place pour se retourner. Une brosse de trop. Oui, exactement. C'était pas sa première. Non, hein, non, non. C'était r é c u r e n t c'était régulier. C'était assez incroyable. C'était plusieurs fois par、ah, semaine.、Ouais. En documentaire, les, les, les, les gars des CDC disaient qu'à l'époque, eux étaient encore quand même assez jeunes、mm -hmm. et, bon, prenaient des cuites tranquillement, mais. Sauf Engus、euh, i o u n g il n'a jamais bu de sa vie. Non, effectivement. Effectivement, Lui, c'est tenu très, très clean. Il dit s a i on le voyait arriver, lui, qui prenait deux, trois sortes de drogue s différentes, qui allaient la moitié d'un 41 de.、Mm -hmm. de, de, de, de Jack Daniels, il se préparait à aller sur s c è n e n u c'était son, son、oui. rituel, alors que les autres étaient un peu plus calmes, en oui, fait. Ça. Ouais, ça, ça, ça. donnait quand même de、il、quoi d i e n Il était moins f a t a r d C'était un très bon chanteur, b o n Scott. Oui, j'adore ses textes. Oui, effectivement. <rire> effectivement. Alors, il a aidé beaucoup à la renommée des CDC. Nous avons également, en 1982, eh bien, on, a souligné sa naissance、ouais. au début de cette journée, et bien, en 1982, c'est également le est décès. Très particulier,、euh, ouais, qui ça. Est décédé la journée de son anniversaire,、ouais. euh, cette citation de son 60e anniversaire,、ouais. Murray de K. a y Kaufman, donc,、mm -hmm. euh, qui, euh, malheureusement, Euh, décédé ça, Est décédé t e m C'est un homme de beaucoup de f l a i r parce que ça, on pourrait dire en bon français, ça c l a c h a i t Quand、ouais. les bidors sont arrivés, lui, était dans la quarantaine. Effectivement. Et、euh, c'est rare que quelqu'un comme ça dans la quarantaine soit aussi allumé et comprenne qu'il y a quelque chose de, de gros qui s'en vient.、Ouais, c'est un gars qui, en fait,、euh, qui, qui a bénéficié f... d'une expérience de carrière, puisqu'il a commencé en étant, comme on appelle, Songplugger.、Mm -hmm. qui, qui、euh, Euh, qui euh, moussait les, les, les artistes pour la radio.、Euh, par la suite, a commencé à travailler comme programmateur et tout. Il y avait, avait des jobs de son âge, en fait.、Mm -hmm. parce que l e s animateurs étaient plus jeunes et finalement, on a. Il a trouvé qu'il était assez bon pour remplacer Alan Freed et il mixait également les artistes en faisant jouer autant du Frank Sinatra que les Beatles en 1964, ce qui était quand même assez, quelque chose d'assez audacieux,、oui. audacieux, effectivement. <rire>、euh, mais oui, ça a été une très, très grande personnalité de la radio、euh, qui a vraiment fait avancer l'état du rock en、ouais. Amérique, surtout、euh, au début des années 60. Et nous terminons、euh, cette journée du 21 février en, en 2004, cette fois-ci, avec le décès de Les Gray, chanteur du groupe Mud, qui a, a été en fait terrassé d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Oui, Mud, qui est absolument inconnu ici en Amérique ouais, du Nord.、Euh, tu s sais, souvent je dis、euh, status quo sont, sont inconnus ici en Amérique du Nord. Saxon, Mais mode, là, ça, c'est vraiment. C'est très, très obscur. a b s o l u m e n t inconnu. Et ça, c'est un groupe,、euh, c'est un groupe vraiment d'entertainers. Un peu comme Van Halen.、Hein. Ils se prennent pas au sérieux. Et, eux, ils divertissent des gens. Ils divertissaient des gens parce qu'ils existent plus depuis les années,、euh, fin des années 70.、Euh, ouais. C'était un groupe léger, un peu comme Sweet. Tout à fait oui, comme oui, Sweet, oui.、Euh, un genre de lame, là,、euh, très, très léger.、Euh, C'est pas mauvais, faut aimer le genre, là.、Euh, on va aller tout de suite en écouter une pièce. C'est probablement leur pièce la plus connue, la pièce Tiger Feed. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à t r o i s r i v r e s C'est fou. 8 9 FM. Your t i g e r be a t your t i g e r be a t your t i g e r be. a t If you're f e e i n g only you can please f e e i n g no way I'm gonna let you out of my sight a r i g h t that's right, that's right, that's right, that's right I'm rid of your tiger l i g h t y bad sneak, bad sneak, bad sneak, bad sneak I'm rid of your tiger feet I'm rid of your tiger feet Your tiger feet Your tiger feet y o u r time to read. Please Please Me, c'était leur premier numéro un, premier gros succès en Angleterre.、Euh, on va en reparler dans un moment des Beatles. Et、euh, juste avant ça, on a entendu m o d avec、euh, Tiger Feet. Ça, c'est sans nul doute leur、euh, plus gros euh, succès, euh,、mm -hmm. plus grand classique,、euh, mais connu uniquement en Angleterre. Ouais, ouais, ouais. Et non pas ailleurs. D'ailleurs, je l'ai pris d'un album compilation qui s'appelle The Very Best of m o d d qui est paru en 1998.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 Euh, Ainsi que la première semaine au numéro 1 de Please Please Me, et bien Brian Epstein invite les Beatles à souper.、Euh, J'imagine que ça devait être un s o u p e r bien arrosé là, pour célébrer aussi. Ça temps doit être.、Euh, <rire> C'était une bonne période en fait pour les Beatles. i l s étaient sur la bonne t r a c k e n montée. n m o n t é figurante.、Ouais. C'est juste de, de valeur que ça a été mal géré, ça, Northern Song, ouais, et que、ouais. ça fait que、euh, McCartney et Lennon aient perdu.、Euh, Euh, donc, autant de parts de, de, de, de leur musique et que la famille Jackson、euh, se soit retrouvée avec ça. <rire> Ce qui te fait aberrant. Exactement.、Oh, ouais, ça, c est, c est, on u i ça, c'est o voit、euh, quel genre de, de loyauté pouvait avoir pour ses amis Michael Jackson.、Hein? Oui, parce que c'était Paul McCartney qui avait、oh, ouais. suggéré、ouais, d'acheter des. C'est、euh... vraiment vil、ouais, de、ouais. sa part. On voit <rire> que c'était un type qui n'avait aucun sens moral. Eh oui.、Mm. Nous avons également le 22 février 1968, Genesis qui lance son premier simple, The Silent Sun. Oui! C'est une pièce en fait, qui a dû se retrouver sur、euh, From Genesis to Revelation. Il faudrait que je réécoute cet album-là. Ça fait、euh, pas longtemps.、Ouais. m、euh... a、ouais, Il s Oui, me semble que oui, c'est sur、uh, From Genesis to Revelation. Je suis e n'ai t r n d e p e n s e r En tout cas, il est sur le coffret.、Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ce n'est pas une pièce fantastique. Non,、là. non. Bah... J'aime pas,、euh, pas le, le premier du film. Moi, je l'aime bien parce que je trouve que c'est de la bonne pop, mais ça、ouais. reste très, très. C'est de la Brit Pop. Ce s t pas encore du One p r o g r e s s i f Ce s t pas de Genesis to Revelation. On l'a d e j à d i ça ressemble un peu à du bon. Bee Gees. Oui,、ouais, exactement. Ouais, ouais. Du monde Bee Gees de, cette, de la même époque. C'est、mm -hmm. euh... pour ça que ceux qui, qui, qui aiment le Genesis euh, progressif,、euh, c'était éviter ça. Ouais, parce、exactement. que、euh, avant Trespass, ça vaut, ça vaut rien. Non, c'est ça.、Ouais. C'est un album à avoir seulement si on aime vraiment beaucoup Genesis、ouais. et qu'on veut l'entièreté de leur discographie,、mm -hmm. mais sinon, p laissez u s l tomber. Moi, je n'ai pas entendu ça depuis pff, 20 ans, peut-être. Moi, j'avais présenté l'album classique il y a、ouais. peut-être un an ou deux de ça. C'est un album que je, comme je disais, que j'apprécie, mais je l'associe pas nécessairement à Genesis tel qu'on l'y connaît. e s comme、euh, si un groupe obscur de la fin des années 60 avait lancé un album ouais, de b l o o d h u p C'est à dissocier complètement. En fait, on pourrait dire que c'est、euh, un groupe obscur qui s'appelle From Genesis to Revelation. Oui, exact. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, <rire> il, est, il est complètement dissocié de cette façon. Nous avons par la suite, en 1977,、eh、bien, New Kid in Town, le premier extrait de l'album Hotel California, The Eagle, qui est certifié disque d'or après avoir vendu plus d'un million、ouais. de copies.、Ah, J'ai toujours détesté cette pièce, <rire> New Kid in Town, je suis incapable. C'est、euh, si roupeux.、Euh, arc! Ouais, ça, ça, ça fait pitié, un peu, c'est pas très très bon. <rire> Nous avons également en 1993, cette fois-ci, Bruce Dickinson qui annonce qu'il quitte Iron Maiden pour travailler sur sa carrière solo. Il est revenu par contre au sein du groupe en 1999. Oui.、Euh, c'était long par exemple.、Ouais. Euh, 1999, <rire> c'était sur l'album Brave New World. Non, non.、Euh, Brave New World est sorti en 2000. Il,、ah. il a fait une tournée.、Ah, une okay, tournée、ouais. retour.、Euh, et puis,、euh, c'était vraiment.、Euh, ceux、non. qui ont assisté、euh, m'ont dit que c'était vraiment fantastique. Ça a amené Iron Maiden vraiment au t o p oui,、ouais, euh, c'est ça. o n s'apprenait ça. ça. Oui, oui, oui, vraiment. Mais Break n e World, qui a été un bon album, d'ailleurs, ça a été le premier album de Iron Maiden que j'ai acheté.、Oui. D'ailleurs, c'est avec ça que je les ai connus.、Mm -hmm. C'était une époque de découverte pour moi, <rire> les <Oui>. années 2000. <rire> euh, et、euh, oui, j'ai bien apprécié ce que j'ai、mm -hmm. entendu à cette époque-là. n o a l o n s p a r la suite. Et pour terminer cette journée du 22 février en 2005, le guitariste fondateur de Korn. Se n o m m é Ed, annonce qu'il a trouvé Dieu et qu'il est maintenant un reborn Christian et il quitte le groupe. Il a fait un、euh, euh, Little Richard de lui. Oui, hein,、euh, et, et, enfin, c o m m e n t les autres、euh, dans le groupe ont trouvé ça? Je pense qu'ils ont trouvé ça,、bon, ça peut-être un peu ridicule. En fait, il était déçu de perdre un bon guitariste comme Ed,、mm -hmm. qui était. En fait, les deux, e d et Monkey, qui étaient les deux guitaristes, étaient très, très importants au sein de l a f o r m a t i o n、euh, Et euh, ils n'ont jamais. g a g n é la même popularité par la suite,、euh, avec les albums qui ont suivi. On sait qu'ils ont engagé, é g、euh, euh, mm -hmm. a l e m e n t brièvement, Buckethead, qui a, a i d é à la formation, donc, e n concert, mais,、euh, ça n a jamais été ce que ça a été. Ils ont sorti un album dernièrement, j'ai e n pas entendu. Ils ont fait une collaboration、ouais. aussi avec,、euh, euh, Skrillex, qui est un, un compositeur de, de de dubstep, là, c e s t un peu différent, c e s t un peu spécial,、mm -hmm. mais,、euh, non, il y a d'ailleurs, je me rappelle en 2005 d'avoir vu des photos de son baptême, il a été baptisé dans une rivière, en robe blanche, il avait coupé ses, ses, ses cheveux un peu plus courts, il avait la grosse barbe, i、ouais, mm -hmm. il ressemblait à Jésus.、Mm -hmm. De particulier. Oui. On, on l'a ici,、euh, le nouvel album à, à la radio,、ouais. euh, mais personnellement, c'est un groupe que j'aime、ouais, pas beaucoup. i non, c'est pas. C'est、euh... signe d'une époque vraiment qui n'a pas duré longtemps, n f a La fin des années 90. c e qu'on a appelé le, le New Metal. Là, exactement. exactement. Un、euh, style musical que les amateurs de métal n'aiment pas, non, en、ça. général.、Là. Le seul groupe,、euh, je pense, de la vague New Metal qui, qui a réussi à survivre, si on veut, à ça, malgré le fait qu'il n'existe techniquement plus, c'est System of a Down, qui a lancé quand même des albums intéressants vers la fin. C'est、ouais, son r a f f i n e m Aussi, Il est une coche au-dessus des autres. Là,、ouais. Mais、euh, c'est peut-être dû justement à leur influence très, très, très métal.、Mm -hmm. Ils ont profité de la vague en fait parce que c'était leur époque, mais je pense qu'ils auraient pu faire du très bon trash également、mm -hmm. euh, s'il était arrivé q u e l q u e temps auparavant.、Ouais. Ce qui nous amène à la journée du 23 février. Cette fois-ci, et on débute en 1969 alors que Sly et The Family Stone. trône Au sommet du palmarès avec Everyday People. Oui, bien, 1969,、euh, ça a、euh, été leur année. À, oui, leur année,、euh, parce que par la suite,、euh, à l'été, ils ont、euh, joué au festival de Woodstock、mm -hmm. et ils ont jeté tout le monde par terre d'abord.、Oh, ouais. oh, C'est probablement eux autres qui ont、euh, donné la prestation la plus mémorable effectivement.、Euh, à Woodstock. Effectivement, malgré les gros noms、euh, oh, qui、oui. étaient là autour. Même si Léo e était e n là, Crosby s Stills Nash et、euh, Young, qui n'a pas ouais. Pu, ouais. pu se faire filmer. Oui, effectivement.、Euh, i l était sur l'album, par contre. C'est、ouais. ce qui est particulier. Il、ouais. a été enregistré pour l'album, la trame sonore du <rire> film, mais il n'est pas dans le film.、Ouais. C'est un peu spécial.、Ouais. Euh, Ça, c'est très étrange. Parce、ouais. qu'on a vraiment l'impression qu'il était juste trois. Oui,、oh, oui, oui. Il disait qu'il ne voulait, que... voulait pas que la caméra ruine le moment ou quelque chose de genre. C'était、ouais. le discours de Neil Young à l'époque. Oui. Spécial. Je pense pas, pas un gars très très caméra, je pense. Non. Non, pourtant il fait des films par、euh, ouais. la suite. Oui,、euh, Journey Through the Past, qui、ouais. euh, euh, est, est, est un bon film que j'ai pas vu encore, mais、mm -hmm. q u e s t c e qui vrai qu'il est très bon. Il a changé peut-être son、ouais, fils、euh, d'épaule de ça. Oui, est、mm -hmm. très très très rare à trouver. Nous a v o n également cette fois-ci en 1980, bien Queen qui est au numéro 1 du palmarès avec Crazy Little Thing Call Love. Peut-être la seule bonne pièce qui se retrouve sur l'album The Game. Oui. o u Il i y a quelques bons bouts sur The Game. Oui, oui.、Ouais. Mais, c est, c est, Mais、euh... ça annonçait vraiment.、Euh, un... Une période de Queen qui allait être moche. Oui,、ouais, un album、euh, donc rempli,、euh, en fait, une période remplie de synthétiseurs. m a i n t e n on s'est mis à faire la musique. C'est intéressant,、hein? dans le, de, la dernière édition du magazine anglais Classic Rock, il、mm -hmm. y a un top, je、euh, pense, un top 50 des pires albums de tous les temps. Et、euh, évidemment, on, bah, on retrouve Hot Space、euh, de Queen qui,、mm -hmm. qui, bah, qui, ouais. qui est affreux. <rire> un album à oublier, franchement. Elle e s facile d sa mémoire. Oui, tout à fait. Mais、euh, J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça drôle de leur part de faire ça parce qu'il、euh, y a, y a, y a, y a Il y a là-dedans il y a des, des, des sommets là, de m i d i o c r i t é comme The Elder, The Kiss.、Ouais. Euh, et il y, a, il y a trois albums de Neil Young. Il y a, il y a Trans. Moi, personnellement, Trans, je ne le déteste pas. n o u je le trouve intéressant. Euh, mais euh, ils ont mis Trans là-dedans. Ils ont mis、euh, Landing on Water. Ça, c'est vrai que c'est <rire> atroce. C'est insupportable. Et son album de Rockabilly, dont le titre m'échappe、mm. La pochette rose.、Là. Euh, J'ai déjà vu la pochette, mais je peux、mm -hmm. pas te. J'ai oublié le titre, là, mais il y a trois albums de Neil Young dans, ce, dans, cette, dans cette horreur. t t e monde se passe. Dans cette liste de, de, d h o r r e u r du rock. Nous avons également, cette fois-ci en 1993, Van Halen qui lance Live Right Here, Right Now. Donc, un album, bien sûr, en concert. Oui, ce n'est pas une horreur, mais、euh, disons que le traitement indiscutable. C est discutable. On aurait dit qu'ils avaient,、euh, qu avaient comme、euh, décidé de faire un album comme si.、Euh, tu écoutes ça, tu as l'impression d'être dans des、euh, sièges cheap au Sandbell.、Ah. Tu sais, le, le son n'est pas.、Euh, Pas、un album、rire. comme si c'était un bout de leg, dans le fond. Ouais, ça, ça, pas loin, <rire> c'est discutable là, comme,、euh, comme démarche. Ouais, de, de, souvent, ce qui arrive, c'est que ça va être u un... e s fois, le concert est mal enregistré, mais on n'a plus le temps nécessairement d'en en enregistrer un autre. On n'a pas、mm. les moyens non plus de déplacer tout l'équipement pour enregistrer le concert. Donc, on décide quand même、mm. de le lancer. Ça donne、ouais. des mauvais résultats comme ça,、ouais. ce qui est très malheureux. Nous avons également cette fois-ci en 2004,、euh, c'est le décès de Doris Troy à l'âge de 67 ans. En plus de sa carrière dans le milieu du RB, elle a collaboré également avec Pink Floyd pour l'album Dark Side of the Moon, avec les Rolling Stones également pour You Can Always Get What You Want, et Buffalo Springfield pour In the Middle of Nowhere, ainsi que plusieurs autres artistes.、Oui. Est-ce n fait. e que c'était elle qui chantait、euh, The Great Gig in the Sky?、Euh, c'est une très très bonne question en fait. Je crois que oui. Je crois que oui. Mais En fait, sur Dark s o u l of the Moon, il y a quatre chanteuses séparées、mm -hmm. qui ne se sont jamais rencontrées d'ailleurs、oui. et qui. Qui ont participé un peu à l'ensemble de l'album. Mais je crois que oui, c'était celle qui avait chanté. C'est ça u parce que,、euh... en tout cas, celle qui a chanté、euh, The Great Gig in the Sky,、euh, genre, elle a、euh, eu un cachet、mm -hmm. euh, pour sa prestation là, en tant que musicienne de studio, son nom.、Oh, oui. Et、euh, là, quand elle a vu le, le succès, genre,、euh, 30 ans après, elle a décidé,、euh, en tout cas, elle voulait poursuivre、euh, Pink Floyd pour avoir、euh, sa part du gâteau. Euh, ce qui est assez. m i s t un peu l a t e C'est un peu plate.、Euh, euh, D'ailleurs, ça avait été enregistré en une seule prise. Ça, oui.、Euh, Il、ouais, lui avait dit délire, fais ce que tu veux. Et puis,、euh, elle a fait quelque chose, que même elle s'est excusée ouais, hein, ouais. En, en terminant en disant、euh, Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et les autres étaient vraiment enchantés par ce qu'elle venait de faire. Ils ont vraiment aimé. C'est pour ça que、mm -hmm. c'est resté d'ailleurs sur l'album. Oui, elle avait quitté pré précipitamment le, le, le studio,、euh, <rire> honteuse. <rire> Nous avons par la suite, cette fois-ci en 2006, 2006 dis-je. Euh, lors d'un concert des Rolling Stones à Buenos Aires, 20 personnes sont blessées alors que l e s fans sans b i l l e t ont tenté d'entrer dans l'auditorium, en、ouais. fait, essayer de passer dans de la foule.、Mm -hmm. <rire> Et ça a mal, ça a mal <rire> tourné.、Mm. Mauvaise idée. Oui, très mauvaise idée. Et、euh, nous terminons aussi、euh, cette journée du 23 février en 2010 alors que EMI. Songe à vendre la bâtisse. Le gouvernement britannique nomme les studios de la rue Abbey Road comme lieu historique. Non, i c Il conservera c est, c est brillant,、euh, la place. s、ouais. t brillant, La place, s est très, très brillant.、Ouais. Et、euh, il y a eu tellement, non seulement les Beatles, mais il y a eu tellement de groupes qui ont enregistré、oui. là qu'on ne peut pas détruire ou vendre cette bâtisse-là, là. Ah oui. Ça me change, quand tu es un mélomane, c'est le genre d'endroit que tu as envie d'aller visiter、mm -hmm. lorsque tu es à Londres. Oui, et ce n'est pas des mauvais studios, c'est de, de très bons studios qui sont encore d'actualité. Si les Beatles ont pu enregistrer là et faire de bons enregistrements de même, je ne vois pas q u e s t ce que ça changerait, là,、euh, que les murs ne soient,、euh, soient pas de la bonne couleur. Je a i s p、ouais. a c'est peut-être bien <rire> que ça, mais bref. <rire> Ça reste un très, très bel édifice.、Ça. Tout à fait. Et、euh, justement, on va aller écouter une pièce de Pink Floyd, une pièce qui a été enregistrée là. Il y a quelques semaines, on parlait d'un morceau de Pink Floyd, Let's Roll Another One. Oui, oui, oui. Et on, on d i t、euh, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu parler de ça. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que c'était le premier titre de、oh. Apples and Oranges. Et c'est ce qu'on va aller écouter tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus Cifo, 89 FM. Got a flip-top pack of cigarettes in her pocket, feeling good at the top, shopping at shops, she's walking in a sunshine town, feeling very cool. With the g u i t t e r s and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She trips up sweetly to meet the people She's on time again And then I catch her by the eye Then I stop and have to think What a funny thing to do Cause I'm feeling very big m in d a r Attention, rockless. The Man Friends. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. The trojans waited at the gate for weeks. 5-4-3-2-1. In a wooden horse to the city they sneaked. 5-4-3-2-1. Who let them in? Who wasn't the Greeks? 5-4-3-2-1. Uh-huh, it, it was the, the Man f r e d s マンフレッツ、マンマンフレッツ、マンフレッツ、マンフレッツ、マン e レッツ、マンフレッツ、マンフレッツ、マンフレッツ、マンフレッツ、 C'était、ouais, bon, hein? e m Oui, de l'époque,、ouais. plus r e a y a d e o n Blues, plus Pop. Oui, c'est ça,、euh, des、ouais. années 60, parce qu'après ça, ils sont devenus progressifs. Là, ouais, avec plus, le Earth Band, d'ailleurs. C'était plus hermétique. Oui,、ouais, euh, ouais. <rire> J'ai d'ailleurs écouté des pièces de l'album Man, Friend Man, Earth Band, l'album Good, Good Earth, en fait.、Euh, Je pense、ouais. qu'il est le premier de la formation progressive.、Euh, non, non, non. C'était le quatrième ou cinquième,、ah, ça. ça、oh, oui, oui. Oui, oui, mais,、euh, il est bon, ça, ça en est un bon, ça, g e o o d Earth. Et quand tu l'achetais à l'époque,、euh, tu devenais,、euh, tu, tu, devenais propriétaire、euh, d'un lopin de terre, oui, là, oui. genre d'un lopin, on parle de un pied, là, de, de, de 12 pouces carrés. <rire> De t、euh... Juste une poche, ça, c e e pochette, ça, c'est vraiment drôle.、Ouais, moi aussi, je l'ai.、Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en suis tombé. C'est un pays de g a l è je pense. Ouais. Ouais. Il fallait découper les, les coins des, de l'album et renvoyer ça au、ouais. groupe pour、euh, avoir droit. Il fallait、ouais. l'envoyer avant le 31 décembre 1975. C'était、ouais. très important. Sinon, on ne pouvait pas en avoir. Et c'était quantité limitée jusqu'à temps、ouais. que tous les pieds、euh, carrés soient vendus.、Euh, non, soit cédés, en、ouais. fait. o u À ces personnes. C'est drôle.、Ouais. C'est quand même intéressant de dire Ah, moi, je suis propriétaire terrier en Angleterre. On va en reparler dans un moment de Ben Friedman.、Euh, juste avant ça, on a entendu Pink Floyd avec Apples and Oranges.、Euh, euh, je pense que c'est la dernière pièce, le de site Barrett,、euh, qui est paru en 45 tours.、Euh, je crois bien que oui. C'est sorti、ouais. à la fin d e l années 67. Mm -hmm, mm. Mm -hmm. Bonne pièce. Oui. Bonne pièce. 11h54, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lafer, e é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 24 février. Donc,、euh Aujourd'hui même. a i m on débute avec la naissance, justement, de Paul Jones, chanteur de、Manfred、Man f r e d Man. Oui, e s t ça. C'est pour ça que j'ai passé une pièce de Man f r e d Man des années 60, parce qu'il n'était pas dans l'Earth le Band.、Là. Il n'était pas là, là quand Man f r e d Man a décidé de se lancer dans le progressif.、Euh. Exactement. n o n s également, 1944, la naissance de Nicky Hopkins, considéré comme、euh, un des plus grands musiciens de session dans l'histoire du rock. Il enregistré avec les Beatles, avec les、mm -hmm. Who, avec les Kings. Les Rolling Stones. Surtout les Rolling Stones. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup、mm -hmm. avec les Rolling Stones. Également avec George Harrison, John Lennon et bien d'autres.、Mm -hmm. Et、euh, il se s retrouve n t sur,、euh, je pense, ça m'a j o r i t é les albums des Rolling Stones.、Euh, il s jouait e n le piano, bien sûr. Oui. Et, euh, avec euh, Ian Stewart, donc, oui, sûr, oui, oui, oui, exactement, Ian Stewart. Et、euh, je c r o i s même qu'il se s retrouve n t sur Exeter Main Street, qui a été enregistré en France. Donc, on oui. Est, on est allé d Oui, n c o sur la Cour des Eaux, oui. En grande partie sur la c ô t e d a z u r parce qu'il y a aussi eu des enregistrements aux États-Unis de,、ah, oui, de, de, de, de, de cet album. Certaines qui. 福島。<Yes. S 2> Nous avons également en 1975 Led Zeppelin qui lance l'album Physical Graffiti. Leur dernier très grand album. C'est pas bon, ouais, ouais. Ouais. Parce par y a qu'ils disent que c'est. c e n é C'était moins bon. Était... Ouais, ouais. Il était moins inspiré, p a g e Lui, est très fier de son album Presence. Moi, je le trouve un peu plate. <rire>、euh... Les pochettes étaient moins belles aussi par la suite. Bah, Presence, c'est pas si mal. Oui, oui, c'est correct. Les... C'est drôle, là, <rire> avec、euh, The Object. <rire> Moi, je trouve ça drôle.、Euh, sauf que. Bon, Page, c'est son album préféré, p r e s e n t s mais moi je le trouve plate. s ça. Et Into the Outdoor, c'est difficile d'être fier de ça.、Ouais, c'est pas ça. mauvais, mais、euh, disons que la façon est assez、euh, pas très bonne. C'est assez ripeux et c'est pas aussi bon que ça aurait pu être. Non. Nous avons également, en 1976, cette fois-ci, le Greatest Hits des Eagles, qui est certifié disque platine,、ouais. et ça doit être, je pense, c'était la première fois où un album de compilation e s u r t o u t très très haut dans les p a l m a r a s e s Les Eagles qui,、euh, qui ont connu, en fait. Bénéficiaient un peu de, de,、ouais. de, de, de, du succès de Hotel California. Ça, ça a contribué à、Exactement. aider à faire de ce Greatest Sits Parce que à, Hotel, Hotel California n'était pas leur tout premier album, mais、euh, ça, ça a quand même pris,、euh, ça, pris ça avant qu'il soit s e n vraiment. Ça a pris q u a t n s Oui, o Et c'est le Greatest Sits qui a également aidé à m o u s s e r leur、euh, popularité. Euh, nous avons également, en 1979,、euh, The Police,、euh, qui lance le simple Rock Sam, bien sûr, qui a passé. o u i ça, c'est,、euh, une de leurs très grandes pièces. o u i C'est leur entrée dans le monde du rock, si、mm -hmm. on veut, là, vraiment,、euh, par la grande porte. Ça a été un, un énorme succès radio.、Oh, oui. oh, oui. e、euh, t les gens aussi ont vraiment embarqué、euh, avec cette pièce-là, qui,、euh, qui était représentatif, si on veut, du tout premier album, mais、euh, qui ne présente pas nécessairement le, Le, le côté plus、euh, reggae également de, de Police qu'on retrouve、euh, sur les deux premiers albums.、Ah, j'aime les accords, l'enchaînement le, le, des oui, accords dans, oui, dans, ça dans cette pièce. C'est de une des rares pièces des de, de Police que j'aime avec、uh, Walking on the Moon. Oui,、ouais, celle-là est、ouais. très, très, très bonne. Nous avons également en 1988, cette fois-ci,、euh, Alice Cooper qui se présente comme gouverneur de l'Arizona aux élections de mi-mandat. C'est bizarre.、Euh, oui, il、ouais. a, a quitté la course en f fait,、ouais. avant i t a les élections, mais ouais o d n c'est c peut-être un peu pour mousser. En、euh, 8 8 c'est peut-être pas une sortie d'album, mais pour profiter un peu de sa popularité. a l l e z c e Coppin, qui est t un républicain, malheureusement. Oui, a s ça, c'est. Écoute, il y a des républicains qui sont convaincus du côté plus conservateur, mais il y a également des républicains qui sont là parce que c'est ce qu'on appelle le Great Old Party, qui、mm -hmm. euh, sont républicains de père en fils aussi, mais. Si on retourne,、euh, seulement, comme, 50 ans en arrière, le parti républicain, c'est un parti extrêmement progressiste.、Ouais. c'est seulement depuis les années 60 que ça a vraiment changé complètement. Ben, ça e m p i r a i t avec, David、euh, Reagan. Oui, exactement. Oui, parce que lorsqu'on regarde,、euh, Richard Nixon,、euh, on regarde vraiment ce qu'il a fait,、euh, non pas les trucs du Watergate. C'est un gars qui est extrêmement progressiste, qui est parti D'une mentalité conservatrice qui a visité le monde et qui est devenue très, très progressiste. Et donc,、euh, c est, c est de candidat en candidat, il、euh, y a certaines vagues au sein de ce parti-là. C'est un parti est qui est instable. Ça, ç s'est beaucoup détérioré、ouais. depuis les années 80.、Ouais. <rire> oui, oui,、ouais. ouais. ces dernières années, c'est pas très, très ruissant. Non. Nous avons également, en 1990, c'est bien lors d'un concert à hommage à Roy o r b i s o n Bob Dylan est joint sur scène par Roger McQueen, également Chris Hillman et David Crosby. C'était la première fois,、euh, en, 20, en 25 ans plutôt, que les trois anciens Birds étaient réunis sur scène. Et, et fallu, sans s'engueuler. Sans s'engueuler, exactement. <rire> et il a fallu, euh, donc, euh, le décès de Roy o r b i s o n et un hommage, donc, à ce grand chanteur pour qu'il décide finalement de p o u l e r un peu sur leur égo. Et, Ça doit être un seul o u e t Oui, oui, oui.、Ouais, on ne les voit jamais ensemble. C'est un peu、bon. dommage. D'ailleurs, j'avais vu,、euh, vu un concert à hommage à Bob s e g e r sur les ondes de PBS. Et je crois que c'est Meg w i n justement qui était là, qui, qui était seul et qui chantait les tunes des, des, des, des, des birds, <rire> les birds. plutôt. Et je me disais, ouais, c'est le fun que lui soit là, mais j'aurais aimé ça que、ouais. les autres aussi soient autour. Mais, mais Crosby est passé à, à autre chose、oh. depuis、euh, la de fin des années 60.、Oh, il, il est beaucoup plus, carrière,、euh... beaucoup plus associé avec Stephen Steele、euh, oh, et、oui. Graham Nash、ben、pour、euh, oui. les « Birds. Euh, c est, c est, ben, euh, éventuellement, des de revoirs ensemble, ça aurait été intéressant quand même.、Mm -hmm. Malheureusement. Il y en a qui sont décédés là-dedans. Oui, oui, oui、oh, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas aller les rechercher. Hein, malheureusement.、Euh, on passe cette fois-ci à la, le mariage plutôt de Kurt Cobain et Courtney Love à Hawaï. Ça, c'était le 20, 24 10 février 1992. Et quand on connaît la suite, c'est pas très ébouvant.、Bon, c'est très dommage. Et,、euh, <rire> ils se sont mariés rapidement. Hein, ils se sont、mm -hmm. rencontrés, je pense, en, en 1990.、Euh, Courtney Love est t o m a n s e e En 1991, ils se sont mariés en début de 1992.、Mm -hmm. De là, ça, ça s'est bien mal tourné. d o n c également en 1998 Van Halen qui lance Van Halen 3. Oui, et、okay. ça, lui aussi fait partie de la liste des 50 pires albums <rire> du magazine Classic Rock.、Euh, ça, c e s t une aberration, hein, ce disque-là. Quand un groupe f o n t une suite logique à un album qui a été lancé à peu près quoi, quasiment. 20 ans plus tôt. parce q u Il y a eu Van Halen 1, Van Halen、oui. 2. Par la suite, on a commencé à nommer les albums et on revient avec ce concept-là. Par、ça. la suite, c'est rarement un bon album. C'est parce que c'était la troisième formation de Van Halen qu'on l'avait appelée Van Halen 3. Oui. À cause du、euh, chanteur Gary Sharon qui était un choix t o t a l e m e n t aberrant de la part d'Eddie de Van Halen. Parce que là, les gens voulaient que ce soit David Lee Roth là, qui、ah oui, revienne.、Ah oui. Sauf qu'ils se sont chicanés, les deux, et puis、euh, il est allé chercher ce, ce type-là qui n'a même pas d'allure. Ils ne s'entendaient pas encore.、Ouais. c o m p l è t e m e n t ridicule. Ils ont fait un seul album, et puis depuis ce temps-là, ils n'avaient rien fait là, avant、euh, le disque qu'ils ont sorti、mm -hmm. il y a trois semaines. Oui, oui, oui. Nous avons également, à la même journée, en 1998, Elton John, qui est sacré chevalier par、euh, la reine d'Angleterre,、ouais. donc le chevalier de la couronne, Sir Elton John, à partir de la j o u r n e Et nous avons、euh, 2003, en 2003, dis-je également, Howie、oh、Epstein, le bassiste des Heartbreakers de Tom Petty, qui est retrouvé mort à la suite d'une surdose d'héroïne. On dit、euh, qu'il était dépressif、euh, suite à la mort de son berger allemand de 16 ans quelques jours auparavant. Il avait seulement 47 ans. Ça, ça, on voit qu'il avait un problème d'équilibre. Oui, oui, il、ouais, accordait beaucoup d'importance à ses、mmh. animaux de compagnie, même pas.、Mmh. Il n'a、euh, pas été là longtemps avec les Heartbreakers hein, de. Oui,、ouais, si、pas ça, longtemps, passants, là, mais il était là de, de 82 à 2003.、Euh, Ce n'est pas, pas la des... période la plus fructueuse C'est ça,、hein. exactement. Ce qui nous a m è n e à la journée du 25 février,、euh, donc samedi, demain,、euh, dans notre diffusion originale,、eh bien, euh, nous débutons、euh, le 25 février 1943 avec la naissance de George Harrison, le président、oui. des Beatles. Oui. Euh, qui, euh, qui, ironiquement, est décédé, est décédé euh, en euh, deuxième, mais qui est décédé une centaine d'années. Oui, exactement. Qui a connu une mort non violente. Si、mm -hmm. on veut, il n'était pas une personne. Quoi qu'il avait mais... été attaqué.、Euh... Oui. Il avait été attaqué quelques mois plus tôt, un an ou deux avant.、Oui. Et、euh, on dit que c'est probablement l e s séquelles de ça qui ont contribué à. Ça n'a pas à, aidé, à,、oui. tu sais, Parce que c'était un cancer de la gorge qui s'est répandu un peu partout,、oui. c'est-à-dire dans les poumons et par la suite partout ailleurs. Et oui, il s'était fait,、euh, fait percer les deux poumons, je pense, lorsqu'il avait été attaqué, oui, avait, justement.、Oui. Et c'est peut-être de là, justement, que ça n'a pas aidé à, à combattre par la suite.、Mm -hmm. Nous avons également en 1965 les Beatles qui débutent le tournage de leur second film, h e l p、ouais. bien sûr. Un film intéressant. Oui, mais il est moins bon que le premier. Ouais, film, oui, oui, effectivement, effectivement. Mais ça reste un très bon film, d'ailleurs. C'est、euh, divertissant. Oui, oui. Et、mmh. j'harcèle ma copine là, pour qu'on qu les ait o u t e s les deux parce qu'elle n'a <rire> jamais vu、euh, ni Hard Day's Night ni Help. Ah, Et oui. Et je suis sûr qu'elle va aimer ça. Hard Day's Night a été traduit en français, mais pas Help. Oui, bon, on va, je, je, vais, je vais y présenter en version originale. J'aime pas la traduction qu'on a faite de Hard Day's Night. Je trouve que、ah、les、ouais? voix sont, sont pas.、Euh, ah, je trouvais ça réussi, o Ah, oui. Je sais pas. Faudrait que je le réécoute peut-être, ça serait intéressant. J'avais vu à Télé-Québec il y a des années en、mm -hmm. France. Et c'est la première fois que j'avais vu, c'était là. Je trouvais ç quand même un bon film. Oui. En fait, il est excellent. Mais、euh, la première <rire> fois, ma, ma première impression, c'était Ah,、oh, c'est pas pire. <rire> Nous avons également en 2006 une lettre écrite à la main,、euh, dis-je, la... Oui, une lettre écrite à la main par le chanteur des Sex Pistols, John Lydon, stipule que le groupe ne sera pas présent pour son intronisation au Rock'n'Roll h a l l of fame en stipulant. Que、euh, l'institution n'a rien à foutre l e s Sex Pistols、euh, et que c'était ridicule de leur faire payer 10 000 pour un siège à l'événement.、Oh、Je suis d'accord avec ben lui, ben par oui, exemple. <rire> oui, oui, surtout que les Sex Pistols, c'est probablement un des groupes qui a fait ils, le moins d'argent par moi, rapport à leur、pauvres. popularité. Complètement coûte, ridicule. Non. Oui. Et tous les Ça, gens qui vont là payent. Je savais pas que les intronisés devaient payer leur,、ah ouais. leur siège. Ben, c'est comme à la disque, On paye une cotisation pour avoir un billet, pour être, avoir une chance de gagner、euh, le trophée.、Et、on paye également, je pense, 400 pour avoir une place dans le... non, le, le, le, l'auditorium, c'est, c o m p l è t e m e n t grotesque. Ouais, a i n c'est, c'est, c'est incroyable. C'est leur façon qu'ils disent de se financer, mais ils font tellement d'argent avec les diffusions télé, avec les droits également des pièces qu'ils présentent.、Euh, je pense qu'il doit y avoir des albums également de ça ou qui sont disponibles, des trucs comme ça. m'emmener c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi. Tu、là. vas payer 10 000 là, pour、euh, te faire introniser, l o u s pour mousser, ben, en fait, eux, eux, comme argument, vont dire, ça va aider à mousser vos ventes、euh, d'albums. Si on vous présente à la TV devant des millions de spectateurs, ben, les gens vont peut-être aller en acheter, sauf que, Maintenant, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Et dans le cas des Sex Pistols, ils ne font pas nécessairement、non. tant d'argent que ça avec leur vente de leur seul album aussi. Il、mm -hmm. faut le souligner.、Oh, ça, a euh, pris, euh, ça a pris genre 20 ans avant qu'ils soient des e s c a d r o n Malheureusement, c'est un groupe qui a été très, très important dans la diffusion du punk、euh, en Angleterre.、Ouais, c'est un, un, un groupe euh, majeur. Euh, Très, très important au niveau de l'histoire du rock,、mm -hmm. mais qui n'a pas nécessairement, en fait, qui n'a pas du tout été rentable. Non, non,、internet. exactement, et qui n'a pas duré non plus.、Mm -hmm. Et nous terminons cette journée du 25 février en 2009 alors que Stevie Wonder reçoit le prix Gershwin des mains du président Obama. Ça a été、euh, sa première, euh, son, son premier prix décerné et、euh, l'année suivante, ça a été Paul McCartney, bien sûr.、Oui. Donc,、euh, une intrinsèque logique、mm -hmm. pour les deux, en fait. Et deux amis. Deux, deux très bons amis. Ce qui nous amène à cette dernière journée de la semaine d'éphéméride, le 26 février, qui sera dimanche de cette semaine, nous débutons en 1928, avec la naissance du t r è s t o u g h de l'immortel, de l'intuable, <rire> Fats Domino's, <rire> qui célébrait donc,、euh, qui célébrera ses 84 ans、oui. cette semaine. On, on a cru qu'il était décédé lors de l'ouragan Catrina、oui. en 2002.、Oui. Finalement,、euh, Non, il était、euh, juste、non. pas chez lui. Oui, exactement. <rire> il était allé se cacher.、Euh, il était allé se réfugier ailleurs. Donc,、ouais. euh, c'est pour ça qu'on dit qu'il est intuable. Il, il ouais, est immortel,、cool. ce gars-là. C'est incroyable. Il <rire> fait encore des concerts une fois de temps en temps, ce qu'on dit. Ah, ça, je savais pas, par ouais, exemple. mais très rarement,、ouais. on s'entend. Mais、euh, oui, une fois de temps en temps, on peut, on peut le voir、euh, en c h o u s e si on est aux bons endroits. <rire> Nous avons également, en 1932, la naissance de Johnny Cash, bien sûr, qui lui est décédé, euh, en、ouais, nuit des années 2000. i l était, était, moins, m o r t e l Il était, il était magané, <rire> disons. <rire> Il était très m a g a n é Dans le dernier clip, là, où -ce il reprend la pièce de...、Euh, Earth, de, Earth ouais, de, ouais, ouais. de Nine Inch Nails, là, il. Ben,、euh, je crois que ça a été comme dans l'année où est il est décédé. Là.、Ouais. On, on voyait d'ailleurs dans le v i d é o c l i p、euh, sa femme June Carter Cash, qui elle est décédée vraiment quelques temps après le v i d é o c l i p et lui、euh, est, est allé l'argent peut-être trois mois plus tard, n r a l m e n t Donc c'est assez, assez serré、ouais. euh, dans ce cas-là. Nous a v o n s également en 1945, dis-je, la naissance de Mitch Ryder, leader l e a de r oui Detroit d e Wheels, qui célèbre donc、euh, ses 67 ans. ce Oui, temps, je... célèbre Screamer. Oui, oui. effectivement. Socket To Me, c'est son. C'est un <rire>、euh, grand succès. Oui, son, son classique. Nous avons aussi en 1950, la naissance de Jonathan c a i n claviériste de Journey, qui célébrera donc ses 62 ans、mm -hmm. cette semaine. Ça, c'est le deuxième claviériste, celui、la、qui est arrivé、formation. pour l'album Escape,、mm -hmm. parce qu'avant lui,、euh, j'ai oublié son nom,、là. j a i même vu en spectacle,、euh, celui qui est avec Santana.、Euh, oui,、ouais, je, ouais, je sais de qui tu parles, mais j'ai le nom、mm -hmm. qui m'échappe, mais oui,、ouais, je le replace. Euh, ouais. Juste a i j Ross Ballory dans la tête, puis ça, c'est basiste. <rire> mais bon, Journey. Journey, journey ouais, c est, c est ça reste Journey. Oui, a s c'est、euh, ça. 1954, cette fois-ci,、eh、un représentant républicain、euh, tente de faire retirer de la circulation des disques jugés obscènes, libidineux et sales. C'était la première tentative de cacher ou d'interdire les disques、ouais. de, de RB, bien sûr,、ouais. qui é t a i t la musique à fond m é r e Nous avons également en 1965, cette fois-ci,、euh, Jimmy Page qui lance She Just Satisfied. Son premier simple en tant qu'artiste solo. Après avoir échoué au palmarès, il a accepté de rejoindre les Yardbirds.、Ouais. Il était, il était un peu,、euh, en fait, un peu beaucoup fatigué d'être musicien de studio.、Ah oui. Et、euh, il avait décidé comme ça de, de. Parce que la première fois que les Hardbirds sont allés chercher, c'est quand Clapton、euh, a, a quitté le groupe. Ils ont、mm -hmm. demandé d'abord à Jimmy Page et、euh, il a refusé parce que c'était très payant pour lui、ah oui. euh, d'être guitariste de studio.、Euh, sauf qu'en force d'en faire des sessions de studio pour des artistes,、euh, il s'est tanné de ça. Et、euh, ce qui était l'élément déclencheur, semble-t-il, que c'est une session. Euh, avec Johnny Holliday. Il l'a trouvé、oui. tellement prétentieux et pédant, a u t a i n que ça l'a complètement écœuré. Et、euh, c'est pourquoi, par la suite,、euh, il,、euh, il s'est joint cette fois-là lorsque les Yardbirds lui ont offert、euh, de, de se joindre à eux e l'accepter. b e n écoute, ça ne me surprend juste pas parce que Johnny Holliday est. Johnny Hallyday, franchement. Et c'est un très bon <rire> déclencheur, en fait,、euh, par rapport à son égo.、Ouais. Oui, oui. bien, On pourrait dire que Johnny Hallyday a, a contribué à, à ce que le d Zeppelin existe. Oui, oui. Il、euh, faut pas lui donner trop de crédit, par contre. On, on va garder ça à ça.、Euh, nous avons également, en 1966, cette fois-ci, les Rolling Stones qui lancent n i n e t e e n t h Nervous Breakdown, le n e u v i è m e hit de la formation aux、mm -hmm. États-Unis.、Oui. ça a été quand même assez. p o p u m é r pièce-là, Numéro un.、Mm. Euh, et、euh, je pense qu'elle est restée quand même assez longtemps, celle-là, dans les palmarès. Je ne suis pas、mm -hmm. certain, là, mais、euh, ça se compétitionnait、cool. assez fort, les Beatles, dans ce、oui. temps-là. En, en ont... tout cas, c'est un, une pièce qui est intéressante au、oui. niveau euh, sonore. Euh... Oui, exactement.、Mm -hmm. Plus recherchée, plus travaillée、mm -hmm. euh, du côté des Stones.、Là. Dont également en 1966, l'album Rubber Soul des Beatles, qui s'est a facilement au numéro un des palmarès américains, bien sûr, puisque bon, un album des Beatles.、Oui. Et Rubber Soul, qui est également un album excellent. Et la version américaine. Premier coup,、euh, très très très grand album des Beatles, oui, je trouve. Oui, un album pour faire un album. Mais ce qui est bizarre, c'est que、euh, lorsqu'on écoute la version américaine, c'est pas du tout le même album. Non, en fait, non, on retrouve plusieurs、non. pièces qui se retrouvent sur Rubber Soul,、mm -hmm. mais également de très bonnes pièces qui étaient sur Help, qu'on retrouve là-dessus.、Oui. Moi, j'aime bien la version américaine,、ouais. euh, même que je ne la, la favorise pas nécessairement plus que la version anglaise, mais、euh, entre les deux,、Et、je t r o u e ça. Elle est courte, je... par、euh... exemple. Oui,、ouais, effectivement. <rire>、ouais. Les pièces sont plus courtes.、Euh, ça, c'est vrai. Il, il y a une coupe d'affaires qui manque.、Mm. Les Américains, ils faisaient toujours ça avec leur, leur version,、mm. les Beatles. C'est vraiment dommage. <rire> Nous avons également、euh, par la suite en 1968, cette fois-ci, la naissance de, Tin, de Tim Comerford, lui qui a été bassiste de Rage Against the Machine, célébrera, célébrera dis-je, s 44 ans、euh, aujourd'hui, qui est、euh, de、et、retour y avec y Rage y Against était the talent, Machine. C'est a n talent, lui. Ouais, c e s t lui qui est allé se suspendre au plafond.、Là. Oh, lors des, <rire> euh, des euh, MTV Video、euh, ouais. Music Awards,、ouais, mm -hmm. euh, c'est ce qui avait provoqué la fin de Rage Against the、mm -hmm. Machine, d'une certaine façon. Zach Delaroche, le chanteur, v o u l a t des g s S'en aller, mais c h e r c h a i t je pense, une porte de sortie,、ouais. et ça lui a servi justement ça. Et d'ailleurs,、euh, le type s'est retrouvé en prison, je pense,、euh, pour la soirée ou quelque chose comme ça. On l'a arrêté pour vrai parce que c'était non pas d e s o b é i s s a n c e s civile, s mais il est venu vraiment faire de quoi d'illégal et、ouais. mettre sa vie en danger et mettre la vie des autres également en danger. Grand génie. <rire>、euh, et d'ailleurs,、uh, Raging in the Machine, ce soir-là, avait fait une très très belle prestation. Ils avaient joué、euh, Testify, qui est tiré de leur album t h e Battle of Los Angeles. c'était、euh, Non, pas、uh, Battle of Los Angeles, que leur tout dernier album en fait qu'ils avaient lancé. Et、euh, c'était vraiment excellent. Et ils ont comme scrapé ça par la suite avec、mmh, le bassiste.、Ouais. Nous avons également, en 1975, cette fois-ci, toujours dans la journée du 26 février, les Eagles qui obtiennent leur premier numéro 1 au palmarès avec la pièce de Best of, de,、euh, oui, Best of My Love,、mm -hmm. plutôt, voilà. C'est suivi ensuite en 1979,、euh, en, en fait, lors du procès confrontant les Sex Pistols à, anci à leur ancien agent, oui, voilà.、Euh, Malcolm McLaren, bien sûr, il est、euh, révélé que ce dernier,、euh, qui, en fait, ce dernier révèle qu'il ne reste que 51 000 des 1,3 millions empochés par le groupe. Ben oui, c'est ça. Et en fait, que lui a empoché mmh. pour mmh. le groupe. o u Donc, quand on disait que les Sex Pistols étaient plutôt pauvres, là.、Euh... 51 000 là, pour 4、euh, euh, membres d'un groupe, c'est pas beaucoup. Ouais, Alors, c'est、euh, une bonne raison pour pas aller à l i n t r o n i s a t i o n au Rock'n'Roll All of Fight. Oui, <rire> très, très bonne raison. <rire> Et on peut comprendre. On peut vraiment très bien les comprendre. Nous avons également en 1987,、euh, on parlait des albums américains, justement des Beatles, puisque Cap Capitol Records lance les quatre premiers albums des Beatles euh, sur euh, les, les albums américains sur CD, c'est la première、mmh. parution.、Mmh. Euh, et je pense qu'on les a tous sortis éventuellement, en fait, les, les, les, les, ce qu'on appelait les Capitol Records, quelque chose du genre, puisque c'était des albums quelque peu différents avec des pièces qu'on retrouvait à gauche et à droite.、Euh, et ils n'ont pas été ré réédités ré depuis ce temps-là, je crois.、Euh, on a réédité ces quatre a l b u m s Là, euh, au début des années 2000.、Là. Dans les genres de coffrets qui étaient rectangulaires.、Ouais, C'est ça, ça. oui.、Ouais, ouais, ouais. euh, sauf que ce s t pas tous les albums non, américains parce qu'il y en avait quand même pas mal. Oui,、ouais, euh, je pense une、euh, dizaine, alors que、ouais. les Beatles e n avaient que 6 ou、mm -hmm. quelque chose du genre. Oui,、ouais, c'était particulier, ça.、Euh, et nous terminons encore avec les Beatles en 1997, alors que le 26 février, ils remportent un Grammy pour la pièce Free as a Bird. Oui, très belle pièce. Oui. Et、eh、bien voilà qui complète les éphémérides pour cette semaine.、Euh... Juste une petite aparté. Il s'agit、oui? de Neil Sean, qu'on pensait tout à l'heure, qui a été dans Journey dans Santana.、Euh, Neil Sean, c'est le guitariste. Ah! C'est pas.、Euh, J'ai complètement oublié Il est plus son dans、bon、les nom. Ah, oui, oui. Vraiment oublié son nom. C'était le claviériste de, de, de Santana à、mm -hmm. l'époque de, de Woodstock, entre autres, là, et qui était là sur l e s bons albums de Santana. Et lorsqu'il a quitté、euh, le, le groupe de Carlos,、euh, bien, il a formé euh, Journey. Euh, pff, désolé. <rire> Je vous rappelle que Simon,、euh, anime deux émissions sur nos ondes,、euh, cet hiver.、Euh, Catalepsy, ça, c'est les lundis à 20 h e n reprise, e、euh, les samedis à, là, ça a encore changé, là, Je pense que c e s t à 18 h e o u i o u i o u i Et, évidemment, les mercredis à, à, à 13 h e t album classique, ça, c'est les vendredis juste avant, avec classique, à 10 h e n reprise,、euh, les dimanches à... Dimanche 6, à 16 h Tout juste avant、heures. les oreilles pour écouter. Oui. Et, oui.、Euh, évidemment, le mardi, les mardis à 10 h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 J'ai,、euh, de l'excellente musique pour vous aujourd'hui, comme d'habitude. Dans la prochaine heure, on va entendre entre autres ici, c les Black Keys, euh, Dio, Iron、euh, Maiden, Alice Cooper. Dans un moment, on va entendre Van Halen et The Cult avec、euh, du nouveau matériel. Mais tout de suite, on écoute un groupe、euh, qui a fait l'objet de beaucoup de rumeurs ces temps-ci au Québec、euh, concernant une possible venue cet été. Je parle de Aerosmith, c h e z k i t a r Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus.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 l e s étudiants membres de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières se prononceront sur la tenue d'une journée de grève le mercredi 14 mars à 18h30. Prenez note qu'il n'y aura pas de levée de cours pour cette Assemblée générale spéciale. Du mercredi 29 février au jeudi 1er mars, le 10-12 Nérébauchemin se transformera en salle d'études. Tous les étudiants, étudiantes désirant étudier et se concentrer dans un environnement propice sont les bienvenus. Une fois de plus, ITR vous invite à son p a r t y F1, le jeudi 1er mars prochain, au 10-12 et à la chasse-galerie. Les billets sont en prévente, au local de l'association, au 0087 Pierre Boucher, au coût de 15 dollars. La Ligue universitaire d'improvisation présentera un dernier match avant le congé de la relâche le 27 février prochain. L'activité se déroulera à la chasse-galerie de 20h à 22h et ce, tout à fait gratuitement. Les rouges affronteront les verts pour l'occasion. Pour plus de détails concernant la l u i t r e consultez le site internet au u q t a c a i m p r o C'était votre capsule InfoCampus.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 Allez visiter la page Facebook de Gatoroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/gatoroom.ca Ponnez une patate. Une petite tape et v'là o i des c o u p s pour les. Yo, Doudla, e ça n'a pas de l'air d'aller, toi. Voilà,、oh, il a fallu que je lâche ma job. Eh, c comment ça?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 and argue what the preacher the Stay a said, i、no, I'm d He s no, r Learn these words t to with these instead. i n g God. box the reflecting. m advice is frosty, e e There's a trick t a c h r i i it's a values, and n l u s c o o m p r s that's a y frosty. t what the preacher man said. Stay frosty, his words still b r a g g e n in my head. Can't control your future, can't control your friends in a world without end. Stay frosty. I appear e d to be. v o i c e heavy with the sands, of time he made me see. Same as Kabbalah d i d but for you it's free. God guides us on our journey, but careful with those feet. Stay frosty, in a world without end. Stay frosty, like that ancient immortal said. Don't want him to get you go, don't show him where it's head. That's just what I did. heart is my friend, look beyond that kung fu fighting God is love, but get it in w r i t、right. i t California coast where the folks who know about frostiness stay frostiest the most.、And、my brand new landlord proposed me a toast. <laughs> my west coast coast o a s t Stay frosty. Chant it like a mantra. And there's nothing you can't handle. Flying wide, bars and ramble. Trust in our lives. But tie up your c o w b l y Thank you. Van h a l e avec Steve Frosty, une pièce tirée de leur excellent nouvel album qui est paru il y a deux trois semaines, Different Kind of Truth. Juste avant ça, on a entendu The Cult avec Lucifer, ça c'est une nouvelle pièce tirée de leur album à venir, Choice of Weapon, qui doit paraître en mai. Et au début du bloc, on a entendu Aerosmith avec Chiquita, pièce tirée de leur album Night in the Ruts de 1979. Je vous rappelle qu'ils seront en concert Van Halen le 15 mars prochain. Au centre b e l l Midi 34, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre encore du nouveau matériel, puisqu'on va entendre un morceau tiré du dernier Foxy Shazam on va aussi entendre les Black Keys, mais tout de suite, on va y aller avec un classique de ACDC.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 Shazam avec la pièce titre de leur tout nouvel album Welcome to the Church of Rock and Roll. Vraiment impressionnant, un chanteur de Foxy Shazam. Il rappelle、euh, Freddie Mercury, vraiment son meilleur dans ses très bonnes années. Juste avant ça, on a entendu les Black Keys avec、euh, Lonely Boys. C'est la pièce qui ouvre leur excellent dernier disque El Camino qui est paru à la fin de l'année 2011. Et au début du b l o c on a entendu ACDC avec la pièce titre de leur album Flick of the Switch. Très, très, très bon album, Sous-Estimé des CDC, qui est paru en 1983. Midi 43, vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Anne Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre deux formations qui seront en spectacle cet été au Québec. Je parle de Iron Maiden et du Alice Cooper Band, mais tout de suite, on y va avec un c l a s s i q u e Ronnie James Dio Don't talk to strangers.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 Dimanche 26 février, les Patriotes Soccer affrontent Concordia au centre Alphonse-Desjardins. Féminin 14 heures, masculin 16 heures. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca patriote. Vous aimez le country? Eh bien, l'organisme Epilepsie Mauricie du Centre du Québec organise un spectacle de musique country qui aura lieu le 24 mars 2012 au centre récréatif Saint-Jean-Baptiste à d r u m m o n d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 Let's cover avec la version spectacle de Poison qu'on retrouve sur leur album Theater of Death qui est paru en 2009, à l'automne 2009 et juste avant ça. On a entendu Iron Maiden avec Die With Your Boots, c'est tiré de leur excellent quatrième album Peace of Mind de 1983. Et je vous rappelle que ces deux groupes, Alice Cooper et Iron Maiden, seront en spectacle au Québec. Ils seront au Colisée de Québec le 8 juillet, c'est un dimanche, et le 11, ils seront au Centre b e l l de Montréal. Les billets vont être mis en vente, semble-t-il, la semaine prochaine pour ces deux spectacles. Au début du b l o c on a entendu Ronnie James E.O. avec Don't Talk to Strangers. Ça nous vient de son premier album solo, Holy Diver, de 1983. 13h01, vous êtes à l'émission Rac Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un peu de, de Stoner, le Metal Doom. Dans un moment, on va entendre Monster Magnet. On va aussi entendre un extrait du tout nouvel album de Orange Goblin. Mais tout de suite, on va aller écouter. L'ancien groupe de Ronnie James Dio. Black Sabbath, a f t e r Forever, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, se la seule s à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM.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 Prenez le sentier de la victoire. Élu Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 26 février, les Patriotes soccer affrontent Concordia au centre Alphonse Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. u q t r c a patriote.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 l s a n g l a s Orange Goblin avec la pièce Red Tide Rising qui ouvre leur tout nouvel album et Eulogy for the Damned qui vient de paraître et dont je vais vous parler plus en détail la semaine prochaine avec Classic. Juste avant ça, on a entendu les Américains de Monster Magnet avec Unbroken Hotel Baby. Ça nous vient de leur album Monolithic Baby de 2004. Et au début du bloc, on a entendu Black Sabbath avec After Forever. Ça nous vient de leur troisième album, l e x c l e Master of Reality. De 1971. 13h17, vous êtes à l'émission r a c l a s s i c en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En passant à r a c l a s s i c un site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r a c l a s s i c n e t sur lequel vous retrouvez plein de sections des choses qui pourraient vous intéresser, dont entre autres, il y a les canevas des émissions passées.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 On va y aller avec du rock psychédélique et d'ici 14 heures, je vais vous présenter aussi ma face complète d'un album vénéne classique, que soit Pink Moon de Nick Drake, album de folk rock acoustique. Mais tout de suite, on va y aller avec un dernier bloc plus musclé, je dirais. Dans un moment, on va entendre Kiss et Megadeth, mais tout de suite, on écoute Motorhead. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é n o m a n s e s t a seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM. I get I so get cold so When I was young I was already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 あ。 m e g Avec d e t h a leur reprise très particulière de These Boots, pièce qui a été popularisée dans les années 60 par Nancy Sinatra.、Et、il semble que le, le compositeur de la pièce, de cette pièce, le compositeur original, avait été horrifié par la vulgarité de la reprise de Megadeth. Et Dave m u s t a i n e le chanteur et guitariste, a décidé de De la, de la c e n s u r e r pour la réédition et ça a donné,、euh, cet effet, euh, plutôt, euh, comique sur These Boots.、Euh, on retrouve、euh, cette version sur,、euh, bien sûr, comme je l'ai dit, sur la réédition de Killing is My Business and Business is Good, de leur premier album qui à l'origine est paru en 1985. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec One Hundred Thousand Years, un classique tiré du nom moins cl classique premier album de Kiss,、l、album homonyme, paru en 1974. Et au début du bloc, on a entendu Motorhead avec Capricorn. Ça nous vient de leur troisième album, Overkill, de 1979. 13h32, vous êtes à l'émission Réclassique, en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Groupe、euh, complètement inconnu de nos jours, mais qui était、euh, fort coté dans le swinging London、euh, psychédélique du milieu des années、euh, du milieu des 60's. En fait,、euh, à cette époque, ils étaient le groupe le plus coté、euh, du genre, avec、euh, rien de moins que Pink Floyd et Soft m a c h i n e Ils étaient un peu les chouchous des gens branchés du milieu underground londonien.、Euh, C'était des habitués、euh, du fameux club euh, mythique, euh, le UFO. Où、euh, certains des plus grands noms du rock des années 60 se sont produits et qui étaient fréquentés, entre autres, par certains Beatles. Le groupe a débuté en 1965 sous le nom de 4 Plus One. Ils faisaient du rhythm and blues. Ils ont sorti un 45 tours cette année-là qui n'a obtenu aucun succès. En voyant ça, ils ont changé leur nom、euh, pour celui de The In Crowd en optant pour、euh, le style soul. Ils ont sorti deux 45 tours sous ce nom. Et ces 45 tours-là n'ont pas eu, eux non plus, aucun succès. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont recruté deux musiciens absolument extraordinaires avec lesquels ils ont finalement obtenu passablement de succès, c'est-à-dire le batteur Twink Et,、euh, le guitariste Steve Howe, qui leur a permis de, de trouver comme ça leur voix musicale, c'est-à-dire dans le rock psychédélique, qui était en vogue à ce moment-là. Ils ont enregistré en 68 un album homonyme qui a été très bien reçu par les critiques et les journalistes à l'époque. Question de vous en faire une idée de ce que ça a l'air, ce seul et unique album de Tomorrow. On va aller tout de suite écouter quatre des morceaux forts du disque, en commençant par les pièces qui a remporté le plus de succès à sa sortie. My White Bicycle. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d e mélomanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 e m m e s the face To get hung up on a real life, p e r m a n e n t dream. Now, I'll just go for walks in sunshine, breathing cool, fresh air. See her face, touch her skin, I would not dare. Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Who wants to get hung up on a real life permanent dream? More music, more music, more music, more music. Gets in my eyes, must be a rainbow. There's a color in you called surprise, it's a deep shade of you in disguise. Rainbow every morning, sometimes at night, the circle of light shines on my pillow. Colors just creep and dance through my window. There's a color in you called surprise. It's a deep shade of you in disguise. Rainbow.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 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 o 毎日毎日毎日毎日 o 日毎日毎 r 毎日毎日毎 i n 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 n 日毎日毎日毎日毎日毎 r 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 n 毎日毎日毎日毎 u 毎日毎日毎日毎日 e 日毎日 t 日毎日毎日毎日毎日 On vient d'entendre la pièce Hallucinations, qui était une de leurs plus prisées par leur public, public de la légendaire salle de spectacle UFO de Londres où ils jouaient régulièrement avec des Grosse pointure comme Pink Floyd et、euh, Soft Machine. Et juste avant, on a écouté un autre morceau typiquement psychédélique, Real Life Permanent Dream. C'était précédé de la pièce Revolution, parue en 45 tours en septembre 1967, quasiment un an avant le morceau du même nom des Beatles.、Euh, dans son livre White Bicycles, Making Music in the 60s, le producteur Joe Boyd a écrit que l'interprétation de la pièce Revolution par Tomorrow y o u F.O. a v a i t représenté pour lui rien de moins que l'apothéose du mouvement underground anglais. Au début du bloc, on a entendu une pièce qui a connu pas mal de succès, à sa sortie en 45 tours, My White Bicycle, qui est inspirée par la pratique qui a cours en Hollande de, de mettre comme ça, des vélos à la disposition des citoyens afin de faciliter les déplacements à Amsterdam et、euh, cela tout à fait gratuitement, contrairement au fameux Bixi、euh, de Montréal. Et,、euh, cette pièce-là, My White Bicycle, a été reprise,、euh, de façon vraiment éclatante, e、euh, quelques années plus tard, euh, par, euh, Nazareth, qui en ont fait vraiment une version,、euh, tout à fait définitive. Malgré un appui très enthousiaste du célèbre et vénéré animateur de radio anglais John Peel,、euh, ça n'a pas levé pour Tomorrow et leur album ne s'est pas vendu tellement bien,、euh, si bien que le groupe、euh, s'est séparé au début de 1969. Le batteur、euh, John Twink Alder s'est joint pendant un moment au Pretty Things avec qui il a enregistré de fameux albums classiques S.F. Sorrow. Par la suite, il a fondé les Pink Fairies, dont je vous ai déjà parlé lors d'une chronique, chronique, plutôt des groupes obscurs précédentes. Le guitariste Steve Howe, lui, a connu la gloire deux ans plus tard quand il s'est joint au légendaire groupe de rock progressif Yes, dont il fait toujours partie aujourd'hui.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 On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous présente un très bon album de folk rock acoustique anglais, Pink Moon de Nick Drake, paru il y aura exactement 40 ans demain, puisqu'il est sorti le 25 février 1972. C'était le troisième album de ce chanteur et compositeur、euh, qui a malheureusement. était affecté pendant toute sa vie par la dépression et l'insomnie. Et ce qui n'arrangeait absolument rien, c'était sa consommation incroyable de cannabis. Chose qui venait, bien sûr, empirer son jugement et le rendait parano. C'est donc dire que la condition psychologique et physique de Nick Drake a grandement contribué à son manque de succès, du moins. de son vivant,、euh, d'autant plus que sa réticence, comme ça, à donner des concerts ou à accorder des entrevues à la presse、euh, n'ont en rien arrangé les choses. Donc, après les échecs populaires、euh, consécutifs de ses deux premiers disques, Nick Drake、euh, s'est enfermé chez lui à l'hiver 1970 et il sortait uniquement pour donner quelques très rares concerts ou pour s'acheter de la drogue.、Euh, toutefois, l'automne 1971, il a contacté、euh, l'ingénieur de son et producteur John Wood lui signifier son intérêt pour enregistrer un troisième album qu'il voulait très dépouiller. C'est-à-dire que ses deux premiers albums étaient remplis d'arrangements soignés, de fioritures, de riches orchestrations. Pour son troisième disque, Nick avait décidé de faire quelque chose de totalement différent, de simple et direct, en s'accompagnant uniquement d'une guitare acoustique. Le seul autre instrument qu'on entend sur le disque, en fait, c'est une partie de piano sur la pièce titre que Drake a jouée lui-même. L'album au complet a été enregistré de nuit lors de deux sessions de deux heures en octobre 71. Un disque constitué de onze pièces courtes et très sombres, tout à fait à l'image du personnage de, de cet artiste. Et cela, selon le producteur lui-même, John Wood. Aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter la f a c e 1 au complet. De cet album vénile classique Pink Moon de Nick Drake. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes l a s e u l e à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Nana saw l l it say So I we say, I've been. Dans la dimension r o c k c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Oui, <mimitation> そう。 Star that came to say one rainy day a n autumn for free, just、yes, be what you. b l e s s i n worth and height of your day.、Oh, yeah, but I say. Open up the broken cup with goodly sin sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown. s i n g e anglais Nick Drake. On vient d'entendre la p a s e 1 au complet de son、euh, troisième et dernier album en carrière, Pink Moon, paru le 25 février 1972 dans une pochette absolument fantastique. Il y aura exactement 40 ans demain que ce disque est paru, demain samedi. On vient d'entendre le morceau A Thing Behind the Sun. C'était précédé des pièces Horn, w h i c h w i l l Road et Place to Be. Au début de cette phase 1, on a entendu la pièce titre qui a connu une recrudescence d'intérêt, je dirais, et de popularité. Au début des années 2000, quand la compagnie Volkswagen l'a choisie pour une de ses publicités à la télévision, une très belle publicité, très artistique. Et ça, c'est rare que je veux dire ça par rapport à une pub, mais c'était vraiment une œuvre d'art. L'album Pink Moon n'a eu absolument aucun succès à sa sortie, malgré quelques excellentes critiques dans la presse. Dans les mois qui ont suivi la sortie de l'album, Drake est devenu de plus en plus retiré et antisocial. Il est retourné v i v r e Chez ses parents en campagne,、euh, il avait pour seule allocation 20 livres fournis par son étiquette de disque, ce qui lui、euh, servait uniquement à survivre. Sa frustration et sa paranoïa se sont empirés dans les mois suivants, et après avoir、euh, vainement tenté d'enregistrer un quatrième album, il a seulement réussi à enregistrer quatre morceaux. Il est décédé d'une surdose d'antidépresseurs en novembre 1974 dans l'anonymat. À la fin des années 70, l'étiquette Island a sorti un coffret intitulé Fruit Tree qui n'a pas eu non plus de succès ni réussi à susciter un certain intérêt underground posthume. Pour la musique de, de Drake. C'est au milieu des années 80 quand des artistes majeurs comme R.E.M. et Robert Smith des Cures、euh, i l ont commencé à citer Nick Drake comme influence majeure de leur musique. Et、euh, le succès de la chanson Life in the Northern Town de la formation de Dream Academy,、euh, qui a aussi été inspirée par Nick Drake, a grandement contribué à susciter un intérêt et à le transformer peu à peu en artiste culte vénéré. Si bien qu'à la fin des années 80, son nom était fréquemment cité、euh, dans les magazines spécialisés anglais.、Euh, à la suite de la diffusion de la publicité de Volkswagen, comme je l'ai dit, le disque Pink Moon est, est devenu、euh, pendant un moment. Un des disques les plus vendus de 2000, de l'année 2000, sur le plus gros site de vente en ligne du monde, Amazon.com, 28 ans après sa sortie. Et c'est un disque qui a souvent été、euh, choisi parmi les meilleurs de tous les temps, parmi les meilleurs disques de folk rock de l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album Vénette Classique paru en 1972. Cette fois-là, je vais vous faire tourner. Une face d'un grand album de rock progressif handlé paru le 2 mars, 3 mars plutôt, 1972. L'album Thick as a Brick de Jethro t u l l c'est donc un rendez-vous. 14h10, dans un moment, je veux vous présenter ma première nouveauté de la semaine, le tout nouvel album de Hellsong. Vous cherchez un endroit hors du commun pour votre balle de finissant?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 De 14h à minuit, venez célébrer avec des vétérans du country, dont les chanteurs Blackie Road et b i a t e u r Caron, et ce, pour seulement 18 dollars. Pour plus d'informations, veuillez composer le 819-373-3211. Un rendez-vous à ne pas manquer. Notre émission, pour vous, avec vous.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 classique du métal dans le style lounge et indie pop,、euh, ils font des reprises tout à fait,、euh, méconnaissables et qui permettent souvent de faire, euh, ressortir, euh, certains textes très forts ou percutants,、euh, qui passent souvent inaperçus comme ça dans le chaos infernal du rock et du métal. J'avais,、euh, plutôt apprécié leur、euh, premier album, Songs in the Key of 666, qui est paru il y a quatre ans dans leur pays, mais,、euh, il est paru il y a seulement deux ans ici en Amérique du Nord. e et là, ils viennent de Récidiver avec un deuxième disque, celui-là en concert avec l'orchestre symphonique de Gutenberg. Euh, la recette est la même,、euh, soit des reprises absolument méconnaissables de morceaux de Black Sabbath,、euh, Slayer, Iron Maiden, Alice Cooper, Skid Row, Pantera et ACDC. Question de vous en donner une idée de ce que ça a l'air ce nouvel effort de Hellsong. On va tout de suite、euh, aller écouter、euh, trois des meilleurs morceaux de cet album, Long Live Lounge. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières.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 the Scene in the at t h body tonight, and we are looking for you to start up a fight. And there's an evil feeling in our brains, it's nothing new, but it drives us insane. Oh, don't try to be wrong. Escape. That is for sure. This is the end of. Jesse! Un morceau tiré du tout nouvel album du trio suédois Hell Songs, intitulé Long Live Lounge, un disque en spectacle sur lequel、euh, ils sont accompagnés de l'orchestre symphonique de g ö t e b o r g On vient d'entendre le classique Sin City de ACDC, tout à fait méconnaissable et qui fait ressortir le texte éloquent de Bon Scott. C'était précédé d'une relecture de The Evil That Men Do. de Iron Maiden, qui sonne quasiment euh, cute, euh, malgré les paroles violentes. De Bruce Dickinson. Et au début du blog, on a entendu une version tout à fait remaniée de Seek and Destroy de Metallica. C'est original, c'est drôle, c'est très bien fait. Je pense que ça vaut le détour juste pour voir à quel point on peut dénaturer une pièce sans la tourner au ridicule ou la rendre grotesque. La r e l e c t u r e que Hellsongs ont fait de, de Walk de Pantera est aussi incroyable. Je vais probablement la passer la semaine prochaine. C'est vraiment une curiosité à découvrir. Cet album qui vaut un bon 8 sur 10. 14h26, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Deuxième nouveauté de cette semaine, je vous présente le tout nouvel album du groupe de rock progressif en anglais Anathema, intitulé Weather Systems et qui sort en magasin au mois d'avril. h u i i t è m e album en carrière pour ce groupe qui existe depuis 1990 et qui a débuté comme un véritable groupe de metal doom avant de se métamorphoser peu à peu en un groupe de rock progressif authentique au cours des ans. À partir des albums Alternative Ford de 98 et Judgment de 99, c'est là où ça a vraiment marqué le changement. Ils ont été accueillis comme De véritables héros lors de leur premier passage l'année dernière en spectacle au Québec, en première partie de Blackfield par l'auditoire du National à Montréal, un accueil qui les a visiblement surpris et enchantés. Leur album précédent、euh, remontait à 2010, We're Here Because We're Here, qui avait été produit par、uh, Steven Wilson de Porcupine Tree, qui n'avait pas hésité à l'encenser en tant que chef d'œuvre et en ajoutant en spectacle que c'était un des, tout simplement un des meilleurs, des plus grands albums sur、euh, lesquels il a eu le privilège de travailler dans sa vie, rien de moins. Personnellement, We're Here Because We're Here ne m'avait pas tellement emballé Et,、euh, j'ai préféré leur nouveau, que j'ai trouvé plus accrocheur et,、euh, d'une qualité tout aussi remarquable que leur précédent opus.、Euh, c'est très ambiant, mais,、euh, très mélodique, ce qui va plaire aux amateurs de musique planante et inspirée. Par contre, contrairement au précédent disque du groupe où les voix des frères Cavanagh d o m i n a e、euh, n t la voix de la chanteuse Lee Douglas est beaucoup,、euh, maintenant beaucoup plus en avant, en avant-plan et elle prend de plus en plus de place, ce qui donne une、euh, toute nouvelle couleur à la musique d'Anathema. Question de vous en donner une idée de ce nouvel opus d'Anathema. On va tout de suite aller en écouter trois morceaux. Weather Systems, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule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 As cold heart is a dream On va entendre trois morceaux tirés du tout nouvel album des anglais de Anathema Weather Systems qui sort le 16 avril prochain. On vient d'entendre The Beginning of the End précédé de Lightning Song et de la très belle The Gathering of the Clouds. C'est vraiment bon ce nouveau disque de Anathema. Ça a de très bonnes chances de plaire aux amateurs de Porcupine Tree. C'est bon, ça vaut un 8 sur 10. 14h43. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. C'est maintenant officiel. L'aventure du Québécois David b e n o î t est maintenant terminée avec le célèbre groupe de rock progressif Yes. C'est ce qu'il a annoncé cette semaine sur son site Web. Il a dû annuler, on le sait, les trois derniers concerts de la tournée. de spectacle européen que Yes donnait l'automne dernier à cause de problèmes de santé. Et là, son médecin lui a recommandé de ne pas repartir en tournée jusqu'à nouvel ordre. Ce qui fait que Yes ne pouvait pas s'engager avec Yes pour les concerts qui étaient prévus en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon ce printemps. e、euh, t l e s membres du groupe ont,、euh, ont, alors recruté le chanteur John Davison.、Euh, ils auraient dû plutôt en profiter, hein, pour、euh, ramener leur、euh, chanteur original,、euh, John Anderson.、Euh, c'est dommage pour David b e n o î t qui a, l l'a appris、euh, dans une entrevue par un des membres de Yes, qui、euh, faisait plus partie définitivement du groupe. C'est vraiment moche de leur part,、euh, surtout que b e n o î t venait de contribuer à, à faire de leur dernier album Fly From Here, probablement le, le, Le meilleur album de Yes depuis des décennies. C'est vraiment cheap de leur part. On va justement aller en écouter un extrait de ce disque. Into the Storm, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamas, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est vous, 89 FM.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 L'écouter. 89-1、oh. Sort of in the other end, both of my feet's too long. Of course, now, r i g h along with them, I got no natural rhythm. But、well, I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a <inaudible> I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a d a n c i n g fool d a n c in g f o o l The disco folks all dressed up, like they're fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. The hasn't been while I c o m m i t my social suicide. I'm passive a dancing fool Wrong, but I'm gonna b o wrong with l m a t a t s it, moo. I'm g o be totally wrong with m a d a n c i n g f o o l Yowza, yowza, yowza. I got it all together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool! I'm a dancing fool! Darling, can I buy you a couple of drinks?、Mm -hmm. <laughs> Looking for Mr. Good Bar, here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra.、Huh? Your place or mine? y e s t t i n on a d i s a s t on Avec la pièce titre de leur album en spectacle Night After Night, paru en 1979. Ils seront en spectacle à Montréal le vendredi 11 mai au Jésus. Je pense que ça va être la première fois que u k、euh, vient donner un spectacle à Montréal. Les billets sont en vente depuis un petit bout de temps. Juste avant ça, on a entendu Frank Zappa avec deux pièces tirées de son album She y o u r Booty, paru aussi en 1979. On a entendu le classique Dancing Fool précédé de City of Tiny Light, s pièce chantée par le guitariste Adrian Bellou, qui par la suite s'est joint à la formation King Crimson. Et au début du b l o c on a entendu Yes avec Into the Storm, pièce tirée de leur excellent dernier album Fly From Here, qui est paru au milieu de l'été dernier en 2011. 15h07, vous êtes à l'émission Réglésique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le ton. On va rester dans le progressif, mais on va passer maintenant au métal progressif dans quelques minutes. On va entendre l'excellente formation israélienne Orphan Land. On va aussi entendre Epica. Mais tout de suite, on y va avec les Tunisiens de MyRath.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut.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 Avec、euh, la longue pièce Consigned to Oblivion、euh, qu'on retrouve sur leur album en spectacle The Classical Conspiracy. Très, très, très bon disque、euh, qui est paru en 2009. Ils ont un nouvel album、euh, qui s'en vient dans les prochaines semaines, Epica, intitulé Requiem for the Indifferent. Ça sort le 13 mars. Ça commence à me faire peur, par exemple, parce que j'ai lu、euh, dans le Rock Hard. Semble Il semble-t-il qu'il y a plus de b a l a d e s que d'habitude. C'est moins、euh, métal. Que ce soit moins bon ce nouvel album d'Epica. De en tout cas, on s'en reparle dans la semaine du 13 mars.、Euh, juste avant ça, on a entendu Orphan Land avec、euh, The Kiss of Babylon. Ça, ça nous vient de leur avant-dernier album, Maboul, qui est paru en 2004. Et au début du b l o c on a entendu la formation tunisienne、euh, My Wrath avec Breathing the Seas. C'est la pièce qui ouvre l'album Tales of the Sand qui est paru il y a quelques mois. 15h32, vous êtes à l'émission Rack Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. La dernière heure de l'émission va être très, très, très métal et on va muscler un peu le tout、euh, d'ici là.、Euh, mais d'abord, on va y aller avec quelque chose d'extrêmement de, bizarre, une pièce de, du trio Free Kitchen, très peu connue ici en Amérique du Nord, mais c'est très bon, même si c'est bizarre. Mr. Caché and the thirteen、prostitutes Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus La station du Méloman La seule affaire tourée du vrai rock Bizarroé、oui, de Trois-Rivières C'est fou! 89FM The wall. Ivan, who was too naive to fathom the shit he was in, was making semi romantic moves, well, since he was tied up, on one of the girls in Kaschei's harem. Vanya's innocent Irkutskian eyes made a monumental impression on the somewhat jaded girl, and she rediscovered feelings she thought were dead and buried long ago. Love was in the marijuana era. Mr. Castre and his sinister drug pushers, whom he provisioned with free dope to keep them ignorant and dumb, had settled back for a few Z's. Meanwhile, Ivan was cut loose by his newfound love, and they decided it was time they leave. So did the other girls who were fed up doing time in the thick of things. All of a sudden, Castre opened his eyes, and instantly aware of what was going down, he unleashed his thunderous rage No one fucks with Castre! Especially not whores and cocksuckers named Ivan. He screamed furiously, his appearance all the more frightening. A few of the pushers vaguely perceived the tomb, w but were too stoned to ascertain the circumstances and retired, contented, to the state of inhaled bliss. However, None of the girls knew Castre's Achilles' heel. Ironically, that hard-boiled, satanic son of a hun son of a bitch was allergic. She managed to sneak out the back door in search of some kind of animal, preferably a cat or a dog. In a street corner lay a Dutch shepherd with orange fur and a puzzled look that became more puzzled as the girl picked him up and dashed back to the house of sin. The dog, friendly by nature, mistook Cachet shouting and waving for an invitation to play and leaped up on his chest, causing an immediate hypersensitive reaction and leaving the drug-dealing pimp panting on the floor, delft blue in the face. Ivan and the 13 former prostitutes escaped and took the first available flight out of the country, whose destination happened to be Portugal. The heroic dog was promptly christened Lucifers, meaning fire in Dutch, at the airport before checking into quarantine. Ivan and company now live as suburban idiots, and they love it. In a commune outside of Lisbon, Mr. c a s h i e r got arrested, but avoided custody since drug dealing hardly ain't a crime in the Netherlands anymore. He later moved to Copenhagen and became a politician. His pusher dudes are still wandering about the streets of Amsterdam in their purple haze.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 That's close. Formation Odless Cathedral avec la pièce-titre d'un de leurs albums les plus marquants en carrière, The Carnival Bazaar, qui est paru en 1995. C'est la dernière année des activités de Cathedral. i l d e v r a i t sortir un album, un dernier album studio cette année et par la suite, c'est terminé. Et C'est dommage parce q u i l f a i s a i t de très bons disques studio Cathedral. En spectacle, c'est pas mal moins ça. Par contre, Juste avant ça, on a entendu une formation, trio absolument inconnu e ici en Amérique du Nord, mais qui remporte pas mal de succès dans leur pays d'origine, la Suède. Je parle de Freak Kitchen avec la bizarroïde de pièces Mr. Catcher and the Thirteen Prostitutes. Ça nous vient de leur album homonyme qui est paru en 1998. Ils ont plein de bonnes pièces, Freak Kitchen. Je vais en faire jouer plus souvent. C'est rare que je fais tourner du Freak Kitchen ici à r e c l a s s i q u e 15h52, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre du Coroner qui joue les Beatles. On va aussi entendre du Amorphis. Mais tout de suite, on y va avec Mastodon avec une pièce tirée de leur excellent dernier album The Hunter. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d e s Mélomanes. La seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Fuck. But...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 Écoutez quatre-vingt-neuf un.、Oh. Amorphis avec la version qu'ils ont réenregistrée la pièce Magic a n Mayhem pour l'album du même nom qui est paru en 2010 afin de souligner le 20e anniversaire de ce groupe. C'est un classique qu'on retrouvait à l'origine sur l'album. Tales from the Dozen Lakes. Juste avant ça, on a entendu le trio Coroner avec I Want You, She's So Heavy. Reprise des Beatles qu'on retrouve sur leur disque Mental Vortex de 1991. Et au début du bloc, on a entendu Mastodon avec Black Tongue. C'est la pièce qui ouvre l'excellent dernier album de Hunter. qui est paru l'automne dernier. Ils s'en viennent en spectacle, Mastodon, avec les super OPETH. Ça, ça va se passer le vendredi 6 avril, avec en première partie l'excellente formation Ghost. Ça se passe au Metropolis. Les b i l l e t s sont en vente depuis un petit bout de temps. 16h10, vous êtes à l'émission r v e c Classic, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. La dernière heure de l'émission va être pas mal, pas mal métal. Entre autres, je vais vous présenter、euh, le tout nouvel album、euh, de la formation américaine g o a t Horror, intitulé Blood for the Master. s Ça s'en vient d'ici une quinzaine de minutes. Je vais aussi, on va aussi entendre、euh, des pièces de trois groupes、euh, qui seront en concert、euh, la semaine prochaine à Montréal et Québec, c'est-à-dire Chalon of Bodom, Revocation et e l v i t i Mais tout de suite, on va y aller avec un petit bloc,、euh, je dirais, old school.、Euh, Doom, Stoner, on va entendre entre autres、euh, Spiritual Beggars、euh, ainsi que Down, mais tout de suite on y va avec、euh, quelque chose de plus calme. Corrosion of Conformity, s t a r e To o Long, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 f m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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89,、oh. e doigt Spiritual Beggars avec la pièce Angel of Betrayal tirée de la version remasterisée, la réédition de leur album Adastra qui、euh, à l'origine est paru en l'an 2000. C'est vraiment très bon du Spiritual Beggars. Je vais en faire tourner、euh, définitivement plus souvent dans les prochaines semaines. j u s t e a v a n t ça, on a entendu de la Nouvelle-Orléans Down avec Ice Cream qui nous vient de leur dernier album studio Over the Under qui est paru en 2007. Au début du bloc, on a entendu Corrosion of Conformity ici aussi, avec、euh, s t a r e Too Long, too long plutôt, euh, pièce euh, qui est tirée de leur album America's Volume Dealer, qui est paru lui aussi en 2000. 16h27, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés, je vous parle du nouveau disque de la formation américaine de Black et de Death, Goat Horror. Blood for the Master, leur cinquième album qui vient tout juste de sortir. g o a t h e a r o qui sont venus nous visiter ici même à Trois-Rivières l'automne dernier avec、euh, l'excellent quatuor de Thrash、uh, Havoc en première partie、euh, <rire> des beaucoup moins recommandables Exhumed. J'avais bien apprécié、euh, leur prestation à g o a t h e a r o et、euh, surtout leur chanteur qui a une très bonne présence sur scène, El Ben Fagal, f a g l Ghost 2.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 休 e jusqu'à 17h。17 Quatuor américain Goat Horror avec u n End to Nothing, pièce tirée de leur tout nouvel album Blood for the Master, tout comme les deux précédentes Death to the Architects of Heaven. J'ai trouvé vraiment drôle le titre de cette pièce. Et、euh, au début du blog, on a entendu Collapse in Eternal Worth. Bien aimé、euh, cet album. C'est un bon album、euh, de métal et、euh, mes amis de Réanimation, le Dr. p e n r a g o n et Sinistros aussi, ont apprécié. En fait, ils l'ont encensé cette semaine. Donc,、euh, on peut s'attendre à l'entendre à quelques reprises cet album de g o a t Horror à Réanimation dans les prochaines、euh, semaines. 16h38, vous êtes à l'émission r A Classic en compagnie d a n n e Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec、euh, trois formations qui vont être en spectacle la semaine prochaine à Montréal et Québec. On va entendre El Vite, on va aussi entendre Revocation. Mais tout de suite, on y va avec、euh, la, le groupe qui va être en vedette lors、euh, de ces deux spectacles. Je parle des Finlandais de Children of Bodom, Shovel Knockout. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule.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 Collectif Suisse a l v i g t y on vient d'écouter un morceau de leur、euh, tout nouveau disque, Elverius, qui est paru la semaine dernière. On vient d'entendre Luxos, t pièce un peu plus ambiante et théâtrale avec euh, des euh, influences du Moyen-Orient. Et、euh, c'est, à mon avis, une de, lo de loin, une des plus accrocheuses du disque, j'ai d'ailleurs c r i t i q u é la semaine dernière.、Euh, un album un peu inégal, mais、euh, en général très, très, très, très bon. C'était précédé de l'excellent groupe de Boston, Revocation, avec la pièce titre de leur très bon dernier disque, Chaos of f o r m sorti l'année dernière. Ces musiciens-là sont tellement bons que j'en ai quasiment ridicule. Et au début du b l o c on a écouté les Finlandais de Jellon o Bodom avec le morceau Shovel Knockdown tiré de leur excellent dernier album Relentless Reckless Forever qui est sorti qui est sorti à peu près à ce moment-ci l'année dernière. Ils seront en concert, ces trois groupes qu'on vient d'entendre la semaine prochaine.、Euh, c'est-à-dire qu'ils seront au, au Métropolis lundi 27 et、euh, mercredi 29. Ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Children of Bodom, e l v i t i et Revocation, eh b il e n i y a Blind Witness, ici même à Trois-Rivières, au Rock Café, le stage du secteur c â b e de la Madeleine, qui seront en spectacle le samedi 3 mars avec Hopeless Nations en première partie et deux autres groupes. Dayside, formation légendaire de métal extrême, seront au f o f o n électrique le dimanche 4 mars avec Jungle Rod. Ça, c'est très bon, Jungle Rod, dans le genre Abigail Williams et l i c h i r u s Nocturne. Et tout ce beau monde-là sera à l i m p é r i a l de Québec le lundi 5 mars. Le samedi 10 mars, Blackguard, Blinded by Faith, Morgue et Nordheim seront au Rock Café, le stage à leur tour. Mardi 13 mars de Black Keys seront au centre belle avec les Arctic Monkeys.、Euh, le jeudi 15, deux jours après, ce sera au tour de Van Halen d'être au centre belle avec、euh, les moins brillants、euh, c o o l i n d e Gang en première partie. Ce n e s t pas fort comme line-up.、Euh, dimanche euh, 1er avril aura lieu le Pagan Fest au Club Soda avec、euh, cette année、euh, à l'affiche, on va dire, une belle affiche,、euh, Tourissas, Hellstorm, XDO, a r k o n a de Russie et、euh, Huntress. On Sloth, cette formation de vétérans de la scène thrash, speed metal anglaise, seront catacombes le mercredi 4 avril et le jeudi le 5, ils seront à l'Agité de Québec, au、oh, Path, Mastodon et Ghost. s e r o n t au Métropolis de Montréal, bien sûr, le vendredi 6 avril, vendredi 5.、Euh, samedi 7 avril, l'acrobar. Ici même, à Trois-Rivières, sur l a r u e Saint-Georges, en, en face du magasin Metal Punk de mon ami Pierre, un magasin spécialisé dans le métal, bien sûr, et la musique punk. a l o r s a lieu le spectacle de Rioter de Québec, Fuck the Middle East, excellente formation, hommage à S.O.D.,、euh, Phosphorus et Satanic Glue Sniffers. Donc, c'est le samedi 7 avril. Et、euh, finalement, le samedi 14 avril, Unexpected Obscursus Romancia. Trollheim et Carcaos seront à leur tour au, au, au Rock Café, le stage du secteur Cap de la Badelaine. 16h56, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fédibé, l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du rock.、Euh, je vous rappelle que Simon anime l'émission Album Classique juste avant la mienne, les vendredis à 10h, et Catalepsie en direct les lundis à 20h.、Euh, Quoique la semaine prochaine, il prend un congé, c'est vrai, il ne sera pas là. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès avec Mathieu Plante, amateur de rock psychédélique. N'oubliez surtout pas le voyage insolite avec mon ami Frédéric Durand. Ça, c'est les lundis en direct à 19h. Ainsi que l'émission réanimation de mes deux amis, le Dr. Pendragon et Sinistro. Ça, c'est les mardis de 19h à 22h. Justement, la semaine prochaine, à Ractastic, je vais avoir l'immense plaisir d'animer l'émission avec mon ami le Dr. Pendragon, qui va encore une fois venir comme ça nous présenter ses choix en matière de rock. En tout cas, je sais que déjà, on va entendre pas mal de Rolling Stone et、euh, de Kiss. Parce qu'il、euh, est vraiment accro à ces deux groupes depuis,、euh, depuis un petit bout de temps.、Euh, je vais, vous, entre autres, vous présenter au cours de l'émission le tout nouvel album du groupe Stoner et Doom anglais Orange Goblin, intitulé A Eulogy for the Damned. Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné de classique paru il y a 40 ans, soit Thick as a Brick de Jethro Tull. Je vais vous présenter un groupe allemand très obscur du début des années 70 du nom de Mythos. Et évidemment, mon ami Simon f e t z b a sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau,、euh, forma, un morceau d'une formation dont je viens de parler et qui sera en spectacle à Montréal la fin de semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 4 mars. Formation d'Aside. On va écouter,、euh, on va essayer. Non, je ne pense pas qu'on va avoir le temps. On, en tout cas, on, on va écouter la première pièce tirée de leur dernier album, Till Death Do Us Part, qui est paru il y a déjà quatre ans, puisqu'il est sorti en 2008. On va écouter la pièce The Beginning of the End. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission r e c t e s t i c Salut!